Jefferson Starship, Danzig, Metallica, ZZ Top, Aerosmith, Motorhead, Judas Priest, Uriah Heep, Deep Purple, Dream Theater, Machine Head, Annihilator et Sacrifice. Comme on l'a annoncé sur le site web de C'est Fou cette semaine, j'ai une véritable avalanche de nouveautés pour vous cette semaine et je vais vous présenter plusieurs nouveaux albums parmi lesquels on va entendre les derniers-nés de. Pain of Salvation, Shard Wall of the Dam, Evil,、uh, Warbringer, Skeleton Witch, Revocation, Enslaved, Cinderella, Girls' c h o o l et Tokyo Blade. En outre, je vais vous présenter un groupe très obscur des années 70, cet après-midi, le duo anglais Fresh Maggots, et、euh, je vais vous faire tourner une face complète d'un album v é n é t e classique paru il y a 40 ans, soit Acquiring the Taste, le deuxième album de Gentle Giant.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 Un des, des pionniers du rock'n'roll dans les années 50, un homme qui a beaucoup influencé、euh, beaucoup de musiciens qui l'ont suivi, dont, entre autres,、euh, Paul McCartney, Led Zeppelin et Lemmy de Motorhead. Je parle de Eddie Cochran avec un de ses classiques Twenty Flight Rock. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélovannes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! Gotta get her with a record machine. When it comes to rockin', she's a queen. w e love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I w a l k one. Two, five, three, five, four. Five, six, seven, flat, eight, flat, more. Up on the t w e l f t h I'm starting to drag. 50th t y four, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. w e l l she call e d me up on the telephone? She said, Come on over, honey, I'm all alone. I said, Baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with an aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, fly, three, fly, on six, seven, five, three, five, four, f i v e s i x s e v e n f i v e eight, f i v e more. Up on the twelfth, I'm ready to drag. The fifth, the f o u r where I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to r o c k Well, to Chicago for repairs till it's a fixed o m usual stairs. Hope the herd of force to lay. Rum a bit o o much to e i g All his crimes are getting me down. The farm corpse draped over a rail, but I climb one, two, five, three, flight, four, five, six, seven, five, eight, five, four. Upon the twelve, I'm ready wheel, a ready t drag. w e e looking f o o w I'm starting to say, Get to the top. I'm too tired to rock. Short and sweet. Eddie Cochran avec、uh, 20 Flight Rock.、Uh, C'est un、uh, immense classique qui perd un 45 tours en 1956. Et ça faisait partie de la trame sonore du film、uh, The Girl Can Help It avec、uh, Jane Mansfield. Mais je n'ai jamais vu ce film-là, malheureusement. <rire> C'est une très, très bonne pièce. Ah、oh, oui, vraiment. Oui, vraiment. Oui, oui. Et c'était sa fête, justement. C'était sa、Cochrane. fête, oui.、Ouais, C'est pour ça qu'on a passé 20 Flight Rack. Effectivement.、Euh, le 3 octobre 1938,、mm -hmm. euh, il naissait. Oui. Sauf qu'il est décédé、euh, à 21 ans dans un accident de taxi. Oui, o u i t r è s malheureusement.、Euh... Il, il était avec son ami Gene、euh, Vincent,、mm -hmm. qui était avec lui dans le taxi, qui lui aussi a été sérieusement blessé. Mais Vincent n'est pas mort, là. là. Mais、euh, l e s Cochran a été moins chanceux. Oui, effectivement. <rire>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 C'est un de mes moments préférés de la semaine lorsque je passe aux éphémérides avec mon ami Simon. <rire> et、euh, cette semaine, on va regarder ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 3 au 9 octobre.、Et、effectivement, une très bonne semaine encore、euh, d'éphémérides dans cette semaine du rock.、Euh, et nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, la naissance d'Eli Cochran en 1938, mais également celle de Chubby Checker en 1941. Il, célèbre donc, il célébrait le 3 octobre ses 70 ans.、Oh, Encore fréquent,、oui. tu le v a i r a s spectacle cette année. Oui, il fait. Il, il fait, twist il... encore. Oui, exactement. Il, il célébrait les 50 ans de la sortie du twist、euh, l'an dernier, en fait, et il faisait des concerts un peu partout en、oui. Amérique du Nord. Il est venu à Trois-Rivières.、Euh, Quelqu'un, qui e s t encore assez en forme、oui. pour 70 ans.、Euh, il a donné un concert sans entraque pendant près d'une heure trente. Donc,、mm -hmm. c'était quand même assez bien. Oui.、Euh, ouais. Il a fallu attendre jusqu'à la fin, bien sûr, pour avoir le twist et Let's Twist Again. Mais c évitable. o n c on pouvait s'y attendre. <rire> Également, nous avons en 1949 la naissance de Lindsay Buckingham, guitariste de Fleetwood Mac, bien sûr, qui célébrait ses 63 ans de oui, cette semaine. 63 ans, mais c'en est un autre qui a l'air. Le, le, le temps n'a pas l'air d'avoir d'emprise sur、exactement. Lindsay Buckingham. Il a l'air encore très, très jeune. Oui, oui, très jeune, très en forme、mm -hmm. également. Donc,、euh, tant mieux pour lui. Il est t r è s chanceux oui, <rire> avec ça. <rire>、euh, Moins chanceux, par contre, c'est Stevie Ray Vong. Exactement. <rire> Stevie Ray Vong, qui, lui, est né en 1954, est malheureusement décédé oui,、euh, au début, début des années, 50, années 80. 10, hein, ouais. Dans un accident d'hélicoptère. Exactement. Il devait retourner à Chicago、euh, après un concert et son hélicoptère a craché. Et d'ailleurs, Eric Clapton devait embarquer sur、mm -hmm. le même hélicoptère que Vang, mais euh, par euh, il il était était hasard. Ouais, il il était, était très chanceux, chanceux. il a été、mm. retenu.、Euh, il a pris l'hélicoptère、mm. d'après. Oui. En 1970, cette fois-ci, nous avons. 1978, dis-je, toujours le 3 octobre, les membres d'Aerosmith qui paient la caution d'un groupe de jeunes, de jeunes fans, en fait, qui ont été arrêtés pour avoir fumé de la marijuana lors d'un de leurs concerts.、Ouais. Donc, c'est quand même assez chic de leur part. Oui, c'est chic de leur part, tout à a t Aerosmith qui était peut-être à ce moment-là, au, au sommet de leur. En 1978, au sommet de leur consommation, je a i s Oui, i s le genre, les, les Toxic Twins de、oh, l'époque.、Ouais. C'était quand même assez incroyable. Et on termine cette journée du 3 octobre en 2000. Après une audience de 50 minutes, le service de remise en liberté de l'État de New York conclut que Mark David Chapman, qui servait alors une peine de prison à vie pour le meurtre de John Lennon, était mieux de rester derrière les barreaux. Selon eux, une remise en liberté diminuerait la gravité du crime qu'il a commis, bien sûr. Absolument.、Et、50 minutes, c'est pas long, là, pour... non? Non,、euh, ça a été quand même assez expéditif,、mm -hmm. mais Mark Davis, David Chapman était quelqu'un quelqu un avec une pathologie assez, assez atteinte c'est un schizophrène. Oui,、oh, il est、là. dangereux. Oui, et dangereux, exactement. Et le, le relancer en liberté, c'était dangereux pour lui, mais également、oui. pour les autres.、Ah、donc, oui, absolument.、Euh, et c'est pour ça qu'on va, va le revoir un peu plus loin dans les éphémérides, mais on, il ne sortira jamais. Non, non, non, c'est clair, il va terminer sa vie en prison.、Oui. On passe cette fois-ci à la journée de 1900, u、euh, de 1900 la, la journée du 4 octobre. <rire> oui, le 4 octobre. Semaine,、euh... Oui, qui était le mardi. Oui.、Euh, donc, en 1963, Eric Clapton fait son arrivée au sein des,、euh, Yardbirds pour remplacer Anthony Topham,、ouais. qui était guitariste à l'époque. Illustré, connu. Je、ouais. connais pas Anthony Topham. Il、euh, a été sur aucun album, en fait. C'était, il、euh, a été au début des Yardbirds,、ouais. mais c'était un guitariste nerveux. Donc, il y avait beaucoup de mal à monter sur scène.、Euh, c'est un peu ce qui est arrivé également avec Anthony Phillips et Genesis, qui étaient sur...、Ouais. La Premier album, mais、mm -hmm. qui sur scène était. En fait, il était incapable de jouer, de performer. Oui, oui, oui. Il a fait plusieurs albums solo, Anthony Phillips、mm -hmm, ouais. euh, en, en studio, mais、ouais. euh, en spectacle. s sur scène,、euh... c'est、ouais, le même cas d'Anthony e Top, Topham, on l'appelait、mm -hmm. Top, puisqu'il était、mm -hmm. un très bon guitariste, mais、ouais. lorsqu'il tombait. De, de, lorsqu Arrivait devant le s c è n é m a p e s t vrai mais... de performer sur,、euh, de, de devant un public. Exactement.、Euh, Est-ce qu'il a fait quelque chose à part、euh, avoir participé au Yardbird s、euh, à l e u r début? Je crois que non. Il a probablement fait partie d'autres groupes、euh, anglais, mais、ouais. les groupes plus obscurs qui ont i e n l était mieux guitariste comme guitariste de studio,、fait. lui. Oui, exactement. J'espère qu'il s'est probablement trouvé un job dans c e、ouais. genre là,、mm -hmm. par la suite. En 1965, Paul McCartney,、euh, je veux dire, les Beatles sont au numéro un du palmarès avec Yesterday. Oui. Très, très、sûr. belle pièce qui a causé quand même des tensions à l'intérieur des Beatles.、Mmh, ben, John était jaloux. Oui, oui, parce que c'était une pièce vraiment incroyable、mmh. que Paul McCartney a enregistrée. Il l'a fait seul, vraiment、ouais. sans l'aide de personne.、Ouais. Et, euh, sinon, le George Martin. Ouais, George Martin qui a aidé,、ouais. euh, bien sûr, à la composition et、ouais. également à l'enregistrement de la pièce. Mais sinon, Paul McCartney,、euh, aucun des autres Beatles, bref, ont、mm. travaillé sur cette pièce-là.、Ouais. Et ça allait être récurrent, entre autres aussi, avec la pièce、Lin、Eleanor Rigby, où、euh, Paul McCartney l'a enregistré seul avec George Martin qui a rajouté par la suite、mm -hmm. les, les, les, les cordes. Et, et、euh, George Harrison avait fait une blague justement là-dessus.、Euh, on a enregistré cette pièce-là. En fait, Paul a enregistré cette pièce-là pendant que nous, on buvait du thé dans la pièce d'à côté. Donc,、euh, c'était.、Euh, Des, des petites tensions qui arrivaient périodiquement dans, dans l'histoire de Beatles, justement,、ouais. comme ça, avec, à cause des compositions uniques de Paul McCartney、ouais. à, à l'époque. En 1968, cette fois-ci, Cream débute sa tournée d'adieu.、Euh, donc, Cream qui avait décidé de se, de, de se, se séparer.、Ouais. Mais avant ça, de faire une dernière tournée pour saluer leur s f a n s mais... quand même surprenant qu'ils aient fait une tournée、ouais. d'adieu quand、ouais. on pense. Bah, écoute, je ne vais pas défendre Jack Bruce parce qu'on e o ne n l e connaît pas personnellement. <rire> non, mais pour avoir lu souvent les entrevues、euh, avec Ginger Baker, qui est un type vraiment déplaisant,、mm -hmm. irascible,、mm -hmm. épouvantable, avec un caractère.、Euh, c est, c est, c est, il est invivable,、ouais. même en prenant des gants. Blanc avec lui, là, il pète des crises incroyables. Alors,、euh, ça, ça, ça a dû être pas facile, là, cette non, tournée d'adieu de, de Cream. <rire> en fait,、euh, Frank Zappa en parle dans sa biographie.、Euh, C'était pendant la tournée d'adieu de Cream qu'il qu avait passé une soirée avec Eric Clapton et les fondatrices du musée du pénis,、euh, d'ailleurs,、euh, qui euh, faisaient des to tournées. comment l e s'appelait J'oublie leur nom, mais il y avait un nom d'artiste、oui, oui. pour ces deux jeunes filles, mais j'oublie. Euh, en fait, il faisait. Tu sais, des vraiment, des des、oui. Les Blastercasters. Exactement, les p l a s t e r c a s t e r s qui faisaient des moules des membres des rockstars.、Oui, oui. euh, d'ailleurs,、euh, le plus impressionnant de tous était de très loin Jim、mm、Hendrix. -hmm, effectivement, effectivement.、Mm -hmm. Et、euh, d'ailleurs, il avait passé Zappa la soirée avec Eric Clapton. Il, il a spécifié qu'ils ne se sont pas fait、euh, mouler <rire>、euh, ce soir-là. Mais c'était pendant la tournée、euh, d'adieu de Cream.、Et、il dit que c'était à l'époque où、euh, les trois avaient leur limousine à eux et、mm -hmm. ils ne se parlaient pratiquement pas. Ils arrivaient、oui. sur scène, faisaient le concert et par la suite, d i s p a r a i s s a i e t chacun de leur côté. Donc ça, ce qui les tenait ensemble, c'est un peu Eric Clapton, ouais, parce ouais. que c'est un jet type, Eric Clapton,、mm -hmm. et、euh, ben, les deux s'entendaient avec lui. Alors, il était un peu la colle qui tenait les deux. Exact. Euh, mais euh, Clapton n'était pas heureux de ce résultat-là.、Euh, il était content de quitter Cream, mais、mm -hmm. malheureusement,、euh, Ginger Baker s'est collé à lui,、ouais. et puis il n'a pas eu le courage, peut-être, de, de, de, de, de lui dire non, je n'ai plus envie de jouer avec toi, je préfère m'en aller c é t a i t Winwood et un nouveau groupe.、Mm -hmm. Et c'est pour ça que Ginger Baker s'est retrouvé. trouvé Avec、euh, blind, blind, faith. blind Faith. Qui a donné quand même un bon résultat. Oui, tout, tout à fait. m a l g son caractère, est un excellent batteur. Oui, un excellent batteur, mais c'est ça, ça n'a pas duré longtemps. Blind Faith, <rire>、oui, c'est un album, un une, bob, une tournée、ça. américaine.、Oui. Et c'est tout. Euh, nous avons également en 1969 Credence Clearwater Revival qui est au numéro 1 du palmarès des ventes de disques avec Green River. Oui, c'est un de leurs albums classiques. Oui, exact. Et c'est au sommet de leur、euh, popularité également,、mm -hmm. Credence Re Clearwater Revival aussi. Ou oui, 69-70, c'est 69,、euh, ouais, le top.、Ouais. C'était les années、euh, au paroxysme. En 1970, maintenant, au sommet de, leur popula de sa popularité, disent j a n i s Joplin meurt、euh, à cause d'une overdose、euh, mm -hmm. donc, euh, à l'âge de 27 ans euh, dans euh, une chambre de, du motel Landmark à Hollywood. Oui, j a v a i t eu le temps de, de terminer son album Pearl.、Mm -hmm, oui,、ouais. et ça a été、euh, donc lancé à titre posthume par、ouais. la suite. o、euh, mm -hmm. u、euh, Euh, Sortant 71, il me semble, Oui,、ouais, exactement. C'est un des, des drames en fait du rock,、mm -hmm. la mort de j a n i s Joplin, qui aurait pu accomplir tellement, mais qui malheureusement est d é c é d é Surdose de quoi, en fait、euh, Je crois que c'est l'héroïne. Oui,、ouais, elle, euh, elle aimait beaucoup l'héroïne de j a n i s、ouais. Joplin. C'est vraiment dommage. Par la suite, en 1974, toujours dans la journée du 4 octobre, eh bien, f i n l i y Z donne son premier concert avec ses deux guitaristes Scott Gorham et Brian Robertson. Oui, un duo de guitaristes、euh, extrêmement influents, surtout、oui. en Europe, là,、oui. euh, Surtout chez des Anglais, des Européens, là,、euh, Et ils continuent encore à faire,、euh, je dirais, quasiment figure de culte,、euh, parce que l'album Live and Dangerous là, est encore un des albums les plus prisés par、mm. les amateurs de rock.、Euh, En Angleterre. Ils sont la marque de commerce de Tin h l a z s y Ils sont devenus、ouais. vraiment donc,、euh, ce, qui, ce qui démarque le groupe、mm -hmm. de tous les autres. i n f l u e n c é、ouais. plein de monde、euh, différents, hein,、mm -hmm. que ce soit Iron Maiden,、ouais. euh, mais même du monde surprenant, comme Steven Wilson, là, il cite dans ses albums préférés、euh, Live and d n g e r、ah, o u s Oui, bien, Tin Laisy ont fait vraiment des albums incroyables、ouais. et, euh, de très très bonne musique. Peu connu en Amérique du Nord, par contre. Malheureusement, oui, effectivement. Nous avons par la suite,、euh, le, 4, le 4 octobre 1975, Pink Floyd, qui est au n u m é r o i r du palmarès des ventes d'albums avec Wish You Were Here, bien sûr.、Oui. Euh, donc, album qui suivait Dark Side of the Moon. Très、mm. bon album. Euh, Excellent. Euh, euh, ça faisait、bien. partie de l'âge d'or de Pink Floyd. Oui, tout à fait. Et c'est un autre album qui va faire l'objet d'une réédition. Euh, je ne me souviens pas si c'était en octobre, je pense que c'était plutôt en novembre, là,、mm -hmm. un coffret là, comme、euh, Dark Side of the ouais, Moon. Il y a、là. eu. Euh, euh, comment il s appelle ça les Immersion. Immersion, les... oui.、Ouais. Avec plusieurs donc, CD et DVD.、Ouais. D'ailleurs, je l'ai vu,、euh, en fait, la semaine dernière, je suis allé、euh, magasiner quelques disques et j'ai、mm -hmm. vu un coffret Dark Side of the Moon、et、également、euh, l'entièreté de, de, de la discographie de Pink Floyd qui a、ouais. été lancée en gros coffret Discover Pink Floyd, ça,、mm -hmm. ça s'appelle, je crois. Oui. Euh, pour 150 ça, ça peut valoir la peine pour les gens qui n'ont pas encore les albums en CD,、oui. mais il faut dire que c'est quand même、euh, un、oui. bon prêt à payer. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est plus pour des cadeaux de Noël. Oui, o、oui. euh, Le coffret m e r c h a n t de Dark Side of the Moon、mm. qui est 112、oui. c'est quand même cher. Ça, ça sort au bon temps, justement, pour, pour、oh oui, euh, oui, les gens vont、oui. pouvoir commencer à mettre ça sur leur site. C'est dépensé en、oh. fonction de. Exactement. <rire> Euh, par la suite, en 1996, Van Halen annonce la venue de Gary Cherone,、euh, <rire> donc ancien chanteur d'extreme au sein de la formation pour remplacer Sammy h a g a r Quel mauvais choix incroyable!、Mm -hmm. est, ouais. est, ben, ça a été un fiasco complet. Hein?、Euh, c est, c est, euh, déjà que Sammy h a g a r ça passait difficilement parce qu'on pourrait comparer ça, Van Halen, avec le départ de David Lee Roth, comme si Keith Richards avait remplacé Mick Jagger par、euh, Paul Rogers. C'est un très <rire> bon chanteur, Paul Rogers, mais. pas Mick Jagger, non, ça, là. t s a i s de remplacer、euh, David l e e r o t h par、euh, Sam Eager, qui est un très très très bon chanteur, mais est, est il, pas, fait, il fait fade un peu, là, ouais, à o u a s il n'y avait a de Gary. Il était de, de l'autre, là, c'est ça. Et, et, et puis là, quand on arrive avec Gary Sharon, ça ne marche plus du tout, là. Non, vraiment <rires> puis, pas. ont、euh, on fait、okay. un seul album ensemble.、Ouais. Euh, comment s'appelait cet album Three,、ouais. tout simplement.、Euh, très mauvais. Oui, notre troisième chanteur, Album 3. Oui, o Et à oublier. Oui, absolument. Et nous terminons cette journée d'éphémérie du 4 octobre en 2010, alors que Joe Satriani lance Black Swan and the Wormhole Wizard, donc son 14e album en carrière. Il a quand même été pas mal productif, u Oui, oui. Une grosse discussion. j e s t r q u f a i s partie maintenant d'un très bon super groupe, là, avec Sammy et g i r justement. Oui, oui. Puis Chicken oui, est Foot. J'ai、oui. parlé de leur, leur deuxième album qui s'appelle f r e e、euh, qui est sorti <rire> la semaine dernière,、euh, que j'ai bien aimé, et on va en entendre cet après-midi. Mais là, pour l'instant, on va aller en musique et on va y aller avec、euh, des artistes dont on va parler dans un moment. C'est-à-dire qu'on va entendre Brian Johnson avec ACDC, bien sûr, mais tout de suite, on écoute le Steve Miller Band. Nous s t m e s à l'émission e é c l é s i q u e en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre sur les o n d e s de C'est f a u 8 9 FM. Chut, chut, chut, chut. C'est i c i avec Brian Johnson, avec la pièce Landslide qu'on retrouve sur leur album Flick of the Switch de 1983. Excellent album,、euh, mm -hmm. sous-estimé,、oui. je trouve, parce que vraiment, c'est un de leurs meilleurs avec Brian Johnson, dont on soulignait l'anniversaire cette semaine. Il est né le 5 octobre Oui, effectivement. 1949. 5 octobre 1949, ce qui lui fait donc 62 ans. Oui. Et、euh, juste avant ça,、euh, bon, tu f a i s tard. <rire> juste avant ça, on a entendu le Steve m i l l e r Ban d avec、euh, Jungle Love. Ça, c'est tiré de l'album、euh, Book of Dreams,、euh, paru en 1977. C'est un de ses meilleurs albums、euh, mm -hmm. en carrière, Book of Dreams. Et lui aussi, c'était son anniversaire cette semaine. Effectivement, il est né le 5 octobre 1943. Il célébrait donc、euh, ses 68 ans. Oui, bien, pas mal de m é m a n g e que Paul McCartney. Oui,、euh, effectivement. On a déjà travaillé ensemble, ces deux-là.、Mm -hmm. Quand ça allait mal pour les Beatles, là, Paul, il a l l a i t s e d e Foulée、euh, en allant dans le studio travailler avec、euh, Steve Miller. Très bonne idée. <rire> oui, absolument. Il est 11h30 pile. Vous êtes à l'émission a c l a s Séc en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, é m i s s i o n entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du,、euh, ben, du 5 octobre.、Hein? Effectivement. Et on continue dans les anniversaires avec le 5 octobre 1954, la naissance de Bob Guildoff, <rire> l'organisateur du Live Aid、euh, qui célébrait ses 67 ans. Il n'aime toujours pas les lundis. Oui. Ben, on va le, on va le retenir plus comme l'organisateur de ces,、euh, de ces gros événements caritatifs,、mmh. ouais, si ouais, on veut, puisque en tant que chanteur, c'est le chanteur des Booms on Ride et c'est un très mauvais chanteur. Bob Geldof, il a une voix affreuse. <rire> C'était assez spécial. Ben, écoute,、euh, moi, je trouve que Bob Deluxe, il a que ce balai de Caruso, quoi. <rire> Ouais, ouais,、euh, je, je pense que je suis pas mal d'accord avec ça.、Euh, on peut se n rappeler également pour son rôle de Pink dans le film、ouais. The Wall de Pink Floyd, où il chante également certaines pièces、mm -hmm. et on peut voir l'étendue de ses possibilités vocales <rire> qui ne sont pas très, très, très, très, très, très grandes. Très vastes.、Okay. <rire> Euh, par la suite, le 5 octobre 1962, les Beatles lancent leur m i Do.、Euh, elles se retrouvent sur les ondes de Radio Luxembourg le même soir au, et au numéro 17 du palmarès en décembre. Donc, une petite montée tranquille pour、ouais. les Beatles. Radio Luxembourg, qui avait l'air d'une radio beaucoup plus ouverte que la BBC,、oui. ne, qui était,、oui. euh, plus à date.、Hein? Exactement.、Mm -hmm. ouais. C'était une radio qui était.、Euh, on peut qualifier ça de radio pirate, en fait, qui diffusait dans、mm -hmm. un autre pays, le n u Luxembourg, mais、ouais. qui diffusait en anglais. Qui、euh, avait une très forte.、Euh, très — Très Fort émetteur,、ouais. très forte puissance émettrice. Exactement. Et c'était là qu'on pouvait retrouver les hits、euh, rock'n'roll de l'époque,、ouais. plus que la BBC、euh, n'en faisait pas encore. Non, c'est ça. La BBC euh, ignorait euh, que le, le, le rock était en pleine effervescence.、Mm -hmm. euh, la radio Luxembourg,、euh, ils l'avaient compris.、Ouais, exactement.、Euh, par la suite,、euh, en 1969,、eh、bien, les Who sont les invités du Ed Sullivan Show. Ouais. Ouais. En 1969, euh, donc, euh, C'est L'année de Tommy, donc o n peut présumer on que. j o u v quelques pièces、euh, ouais. de Tommy, effectivement, mais、euh, je n'ai pas, pas réussi à retrouver les pièces、euh, qu'ils ont jouées à Tel v e n Show malheureusement. Euh, par la suite,、eh、bien, on fait un gros bond dans le temps, puisqu'on se retrouve en 1993 où les albums Compilations des Beatles, Les Rouges et les Bleus, arrivent dans les magasins pour la première fois sur CD. Ouais, donc,、euh, exactement 30 ans après la, la, la sortie. Non, plutôt 20 ans après, parce que、mm -hmm. c'est sorti en 7 3、ouais. Et、euh, ça, c'est d'excellentes compilations hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas les Beatles. C'est une excellente introduction. Et évidemment,、exactement. ça va pousser les gens à aller plus loin, à découvrir, peut-être à s'acheter par la suite, je ne sais pas, r o b b e r Soul, r e v r o Le Sgt. Pepper. Bon,、euh, les bons, l excellents s e albums. Oui, c'est ça, pour pousser plus loin. Là, parce que c'est ça, c'est très bon comme introduction, mais c'est loin d'être complet.、Hein. Non, exactement. Il manque quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup、mm -hmm. de très bonnes pièces、oui. sur ces compilations. En 1999,、euh, cette fois-ci, Paul McCartney lance、euh, Devil Run, un album composé de reprises de Carl Perkins et d'Elvis Presley. J'imagine、mm. qu'on devait retrouver également du Eddie Cochran sur c e t a l b u m、euh, Je ne me souviens pas, mais c'est un très bon disque. Ça.、Mm -hmm. ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas écouté.、Euh, écoute, à, à cette époque-là, Paul était,、euh, était déprimé、euh, ouais, à cause ben, de, du décès de, de Linda. Et ça, c'est un, un projet qui l'a aidé à, à sortir de cette déprime,、euh, l'album Run Devil Run. Et par la suite, cette même année-là, En décembre 1999,、euh, il a fait le, le spectacle au Cavern. Il est retourné、mm -hmm. au Cavern、oui. avec、euh, Ian Pace de, de Deep Purple et、euh, David g i l m o u r de Pink Floyd. Ils ont, ils ont donné un spectacle comme ça là, près des racines rock'n'roll de, de Paul. Donc, Très intéressant. J'aurais、oh, aimé.、Oui. aimé C'est un de ses bons albums. Nous avons par la suite、euh, le 5 octobre 2004 Mark David Chapman qui retourne devant la Commission des remises à、oui. de liberté mais est dérouté pour la troisième fois. Et、euh, ce qui est retourné depuis ce temps-là, parce qu'en même 2004, ça fait.、Euh, ça f a i r un bout,、euh, je crois que non.、Euh, peut-être qu'il est allé périodiquement, mais ça ne fait plus nécessairement la nouvelle non、ouais. plus, parce qu'on sait qu'il va rester en prison ouais, pratiquement tout toute sa vie. Peut-être qu'il a compris aussi. Oui, oui, exactement. <rire> ben, ça, serait,、euh, ça serait normal de sa part et ça serait peut-être bien parait, de sa part justement d'essayer d'arrêter de s'essayer. Oui, c'est <rire> ça. On va à la suite pour terminer la journée du 5 octobre.、Eh、bien, en 2005, le décès de Michael Gibbis, qui était lui batteur de Badfinger, il est mort dans son sommeil à l'âge de 56. C'est bizarre, ils s t m o r t dans son sommeil à 56 ans.、Mm -hmm. Donc,、euh, probablement que le cœur a lâché. Il ne doit plus rester、euh, grand monde dans Badfinger parce qu'on sait que les deux leaders se sont suicidés à、mm -hmm. quelques années、euh, d'intervalle. De...、Ouais. Mm -hmm. Donc,、euh, effectivement, il ne doit plus rester grand monde non, original là-dedans. Nous passons cette fois-ci à la journée du 6 octobre, qui était,、eh、bien, jeudi,、euh, hier, de cette semaine. Eh bien,、euh, le 6 octobre 1947, nous avons la naissance de Bob Weir, un des survivants des Grateful Dead, qui,、ouais. célébre, dont, qui célébrait hier ses 64 ans. b e n c'était le plus jeune, hein. C'était、ouais. comme leur bébé, là.、Euh, il y avait quoi, 16, 17 ans, lorsqu'il s'est joint aux au Grateful Dead, là, Alors,、euh, quand on regarde des, des films d'archives, il y allait incroyablement jeune à côté <rire> des autres.、Là. Et donc, c'est、ouais. une des raisons pourquoi il a réussi à survivre au groupe. <rire> Et, et à la vie e f f r é n e des Grateful、ouais. Dead. Nous passons par la suite、euh, à la aussi, portion humoristique. Oui, en 1951, <rire> en fait, nous avons la naissance de David Cronin, le chanteur de R.E.O. Speedwagon. Oui, 60 ans.、Euh, et R.E.O. Speedwagon, bien é c on u t e o va l en entendre tout à l'heure, c'est un groupe assez,、euh, assez moyen, assez、ouais. très très très moyen qui a connu énormément de succès en 1981. C'est en 1981 ou en 8 0 avec、mm -hmm. l'album i g h n f i d e l i t y qui était un, un très gros vendeur et c'était consternant parce que c'est vraiment pas bon, là, a、ah, r i s p e e d w a g o n c'est atroce.、Euh, je peux te nommer une ou deux bonnes pièces, on va en entendre une des deux tout à l'heure. <rire> c'est très rare, donc on peut retrouver de quoi de bon、ouais. sur les albums. Il, il, il y a quelques années, je faisais la file pour aller voir un concert à、euh, Metal、euh, À Montréal, et puis il、euh, y avait deux types fort sympathiques en avant de moi qui discutaient, qui venaient d'aller voir、euh, quelques temps auparavant, Def Leppard, et ils、oui. euh, se bidonnaient parce qu'ils parlaient du gros de première partie qu'ils avaient trouvé、euh, parfaitement ridicule, mais ils ne se rappelaient pas c'était qui.、Euh, ben, je leur ai dit que c'était I Will Speedwagon, <rire> et les gars étaient vraiment morts de rire parce qu'apparemment ils étaient complètement grotesques et ils trouvaient que leur musique était、euh, vraiment archi nulle. C'était assez affreux. o u i <rire> Nous continuons cette fois-ci avec le 6 octobre 1967 avec la fermeture du club UFO, une icône du psychédélisme britannique. Oui, absolument. Carl Floyd ont joué là. C'est ça, entre exactement. Autres,、euh, Soft Machine, je pense. Oui, s t Soft Machine qui,、euh, qui ont joué sur le, les planches des UFO. Et évidemment, le groupe UFO a pris son nom à partir de, de, de ça, du、mm -hmm. nom de ce club-là.、Mm -hmm. UFO qui faisait du règne psychédélique à leur début et qui se sont transformés.、Euh, Peu à peu en groupe de Hard Rock. C'est un autre groupe qui est inconnu en Amérique du Nord, mais c'est un groupe quasiment culte là, ouais, ouais. en Europe. Effectivement. Et d'ailleurs,、euh, Pink Floyd ont on lancé un DVD,、euh, je crois que c'était en 2005,、euh, d'un de leurs concerts au UFO qui a été réalisé à l'époque de Sid Barrett, bien、ouais. sûr. Où on retrouve des images de John Lennon et Yoko o n o avant qu'ils se connaissent. Donc, ils é t a i e n t les deux dans l'assistance. C'était le Technicolor, la nuit de Technicolor. Je ne me souviens pas du nom, comment ils avaient appelé ça. Il y avait Technicolor Dream. Oui, quelque chose du genre. Donc, un c o n c e r t intéressant à découvrir pour les gens qui aiment bien Tink f l o y d s h ben oui, absolument. Nous avons par la suite, en 1969,、eh、bien, les gens、euh, tombent sous le choc, puisque le, le, le premier,、euh, c'est-à-dire le nouveau simple là, des Beatles, est occupé、euh, d'une phase A par George Harrison et non pas une composition、ouais. de Lennon-McCartney, avec、euh, donc le simple Something qui était suivi de Come Together sur la phase B.、Ouais, c'est une merveille, cette pièce-là, Something.、Mm -hmm. Mais、ouais. tu sais,、euh, quand on regarde、euh, la, la fin des Beatles,、euh, George Harrison avait,、euh, était très frustré par rapport、ouais. à John. Et à Paul, parce que lui trouvait que c'était toujours des pièces de, de, de, de Paul ou de John qui se retrouvaient dans, de, sur des albums des Beatles, alors、mmh. que lui jugeait que les siennes étaient aussi bonnes que、oui. celles des autres. Mais ce n'était pas le cas. Non, ben,、mmh. il avait pris beaucoup de maturité dans les derniers albums, mais、oui. euh, quand même, il faut dire qu'il n'était pas nécessairement au même niveau. Non, non, il n'était vraiment pas au même niveau, je trouve. Alors, euh, euh, son égo s'en trouvait.、Euh, Megane. Oui, oui. Il, il a été écorché par ça. Et,、euh, on dit que c'est John Lennon, entre autres, qui avait fait des pressions pour que ça soit la pièce Something qui est sortie、ouais. en, en face A, parce qu'on voulait mettre Come Together en face A et Something en face、ouais. B. Et、euh, quand même, c'est un, un beau geste de s p Ben ça, oui,、hein. absolument. Et nous terminons la journée d'éphémérie du 6 octobre avec en 1972 Genesis qui lance l'excellent album Fox t r o t Ah oui, ça c e s t une merveille, ça c'est、ouais. vraiment une merveille. Un petit、uh, b i j o u a b s o l u m e n t q u i t r a v e r s e t e s g é n é r a t i o n s o n e n a p a r l é l a s e m a i n e d e r n i è r e c e s t d o m m a g e p a r c e q u e c e g r o u p e l à n e x i s t e p l u s m a i s a u m o i n s i、uh, l y a des a r t i s t e s m a i n t e n a n t q u i s e s p é c i a l i s e n t d a n s l i n t e r p r é t a t i o n d e c e t t e m u s i q u e q u i e s t a b s o l u m e n t c é l e s t e e t t a n t m i e u x t a n t m i e u x q u e ç a n e s e p e r d t e p a s Écoute, on va aller en musique.、Euh, dans un moment, on va entendre. C'est un groupe que je pense que tu ne connais pas tellement.、Et、je me suis dit ce matin, je vais lui en faire jouer. Jefferson Starship. Effectivement, je ne connais pas、euh, beaucoup Jefferson Starship. Alors, je, je, vais, je vais se faire jouer la, la, la crème de Jefferson Starship.、Euh, mais tout de suite, on va y aller avec、euh, ce groupe <rire> qui a eu beaucoup de succès. Qui n'a pas fait grand chose de vraiment valable à part cette pièce. Back on the road again, d h e REO Speedwagon. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! Jefferson Starship, comment tu as trouvé ça, c'est beau? Intéressant quand même, mais、ouais, euh, c'est que... la crème de ouais, Jefferson ça, Starship. C'est le meilleur de Jefferson Starship. C'est、euh, Ride the Tiger qu'on retrouve sur l'album Dragonfly, a p a r a î t en 1974, et, et c'est sur cette pièce-là qu'on retrouve un solo de violon de Papa John c r e s h Euh, qui faisait partie euh, de, euh, du groupe, on、euh, mm -hmm. euh, j'ai oublié le nom, là, des, du, du, du bassiste et du guitariste、euh, original de Jefferson Airplane,、oh. euh, Hot Tuna. Hot -tuna.、Oui. Il faisait partie、okay. de Hot Tuna et là il est allé participer à cette、euh, pièce-là de, de Jefferson Starship、euh, qui a quand même pas mal tourné sur les ondes des stations、euh, de radio rock américaines à、mm -hmm. l'époque. Ça sonne très rock américain. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était ça le but. tu sais, Dans le fond,、euh, Jefferson Starship,、euh, Airplane plutôt, c'est un groupe qui était très... t、euh, euh, qui é accessible, i t a mais、euh, tu sais, qui avait quand même un côté expérimental assez intéressant、oui. euh, et euh, assez fort.、Euh, alors que Jefferson Starship, c'était plus ça. là. là c'était vraiment le but c'était de faire de la musique qui allait plaire à, au plus gros, la plus grande masse de gens, d'amateurs de rock. Et,、euh, ben, ils ont quand, quand même fait de bonnes choses. Je vais me faire jouer dans les prochaines semaines du Jefferson Starship. C'est très rare. Ça f a i t des années que je n'en ai pas joué, mais、euh, je trouve qu'ils ont quand même fait quelques bons trucs. Et, juste avant ça, on a entendu un groupe qui, bah,、euh, ça, c'est, comment as tu as trouvé ça, un Rio Speedwagon,、euh, Back on the Road Again? Ça, j'ai pas vraiment aimé. Ah, ben,、euh, écoute,、Internet. si t'as、si、pas aimé ça, là, ils t a i m e r a i s absolument pas de, rien de ce qu'ils ont fait parce que c'est pas mal leur,、euh, la crème de ce qu'ils ont fait en, en matière de rock, C'est pas mal la pièce la plus rock qu'ils ont fait、ah, ouais. hein, à vie, l a pièce Back on the Road Again, tirée du disque Nine Lives. évidemment, c'est la seule bonne pièce qu'on retrouve sur Nine Lives qui est sortie en 1 9 7 9 C'est vraiment pas fort.、Euh, <rire> Mario Speedwagon. Moi, a r i Speedwagon. o m j'aime bien cette pièce Back on the Road Again. Dr. Pendragon aussi l'aime bien cette pièce Back on the Road Again. Ce qui est surprenant. <rire> 11h51, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu aux éphémérides du 7 octobre.、Euh... Et effectivement, et nous débutons cette journée du 7 octobre qui est en fait aujourd'hui b e n aujourd'hui même,、dit. oui. Euh, donc, euh, avec en 1949,、euh, la naissance de Dave Hope, bassiste de Kansas. Il est né, bien sûr, au Kansas.、Euh, <rire> donc, il célébrait ses 62 ans. Il célèbre, en fait, ses 62 ans aujourd'hui. Oui,、ouais, c'est ça. Oui, exactement.、Euh, nous avons également, en 1951, la naissance de John Mellencamp, qui célèbre donc ses 60 ans aujourd'hui.、Ouais. John il, Cougar. Oui, John Cougar, qui n'est pas très rock, lui.、Hein. Non, exactement. Et d'ailleurs.、Euh, Euh, j'ai, a p p r i s que c'était le gérant de David Bowie, p i il a v a i t surnommé Johnny Cougar, lorsqu'il、mmh. l'a connu, euh, donc, euh, au départ. Donc c e s t c e s de là que ça vient, le、mmh. Cougar m a i s r i c a m p n En 1967, m a m a c a s s Elliott passe une nuit en prison pour ne pas avoir ré réglé ses frais d'hôtel. Ah, pourquoi elle fait ça? Aucune idée. Peut-être simplement qu'elle désirait, désirait ne pas payer ou était dans l'impossibilité de le faire. Oui, c'était un t r a v a i succès qu'a connu California d r e a m、mm、i n -hmm. Oui, exactement. Donc les royautés étaient peut-être un, peu、euh, un peu moins substantielles. Ouais, le, le chèque était dans la m a l l e Oui, c'est ça. <rire> En 1975, John Lennon peut finalement rester aux États-Unis. La Cour d'appel de New York décide que son arrestation pour possession de marijuana survenue en 1968 n'était pas une raison valide pour l'expulser du pays. On parle bien sûr d'une arrestation qui avait été réalisée dans son appartement de Londres et on avait essayé de l'interdire de venir aux États-Unis. Il avait réussi à entrer quand même, il n'est jamais parti depuis ce temps-là,、oui. justement, pour ne pas se faire expulser.、Mm. Euh, nous avons aussi en 1977 David Bowie qui lance Heroes, le second album de sa trilogie berlinienne e n r e g i s t r é avec Brian Eno.、Mm. Donc, des, des albums moins. Il、euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces a l b u m s David Bowie. J'en fais partie. Oui, s <rire> Je mettais ça sur la table, justement. <rire>、bon, C'est une question de goût, là, mais、euh, moi, j'aime bien、euh, ce qu'il faisait avec,、euh, à l'époque de Ziggy Stardust.、Mm -hmm, ouais. euh, mais après ça,、euh, il a pris une espèce de virage. Punk,、ouais. RB.、Euh, la présence de Brian Eno n'a pas dû aider aussi, et, et, parce que c'est un producteur.、Bon、et、là. par la suite, c'est ça, il s'est rendu en, en Allemagne pour、euh, sa, sa, sa trilogie berlinoise、euh, électronique. Je ne a i pas tellement ça. Non, ben, je peux comprendre.、Ouais. Peux, euh, ouais, je ne suis pas un amateur de musique électronique, c'est comme non, ça. c'est ça. Donc, on l'aime ou on n'aime pas. Et,、oh, ouais. euh, donc, euh, surtout ce que fait Brian Hino, parfois, ça peut être assez difficile、euh, aux gens qui étaient habitués à un style qui se font c a p i t a p u t e r dans son univers, s on v e u d'électronique. <rire> qui est parfois. En fait, on aime ou on n'aime pas Brian e n c'est ça. Moi, moi je suis un amateur de rock, alors j'ai des difficultés avec.、Euh, ouais,、voilà, C'est très comprenable.、Là. En 1977, toujours la même journée, bien Steve a c k e t t quitte Genesis afin de poursuivre une carrière solo, comme Peter Gabriel l'a fait deux ans un et demi auparavant. Donc, Steve a c k e t t avait du mal avec Genesis. Il、ouais. ne s'en t e n d a i t plus nécessairement avec la voix、euh, que, créative que le groupe avait. Oui, tout à fait. Et ça, ça, quant à moi, ça, ça a sonné le, le, le glas là, de. Euh, de Genesis、mm -hmm. en tant que groupe de、ouais. ouais, progressif, le, le, le, côté progressif est parti avec、euh, Steve Hackett.、Exactement. Ils ont quand même fait un album、euh, correct. À mon avis, là, y a pas grand monde qui sont d'accord avec moi, là, pour,、uh, and then there were, there were three. Euh, mais euh, ça reste que c'est quand même encore、euh, progressif. o u a l o r s qu'avec d o u g c'est parti. Même l'album、euh, Wind and w a t h e r i n g moi, j'ai pas aimé.、Mm -hmm. euh, ça, ça a pas été vraiment. On m'avait dit de l'essayer parce que, bon, Steve h a q u e t t est e encore présent et、euh, non. Oui, puis il y a une très belle pièce là-dessus là, qui est Blood on the Roof Town. Ah, il peut, oui. Il y, y, y a de bons bon moments dans cet、mm -hmm. album-là, mais en général, un peu comme End of the War 3,、euh, je n'arrive pas. C'est ça, il n'y a pas grand monde qui, sont,、euh, qui, qui Qui, qui sont d'accord avec moi. <rire>、hey, Peut-être avec plus d'écoute, j'y arriverai,、oui. mais disons que pour le moment, c'est、mmh. vraiment pas.、Euh, non, non, non, mes plans d'aimer cet album-là. <rire> je ne peux pas dire ça, en tout cas, j'arrive tout a i t Écoute, c'est parce qu'il y a tellement des meilleurs albums que ça qui sont sortis. Euh, alors que moi, ma pensée, c'est plus, ils ont fait des, des choses tellement mauvaises par la、ouais. suite、mm -hmm. que、euh, ça, c'était encore bon. C'est d a n e moins payé,、ouais. que je pense. Là, si on compare avec ce qui venait après, c'est c'est ça. C'est、euh, ça, c'est qu'il y a des pièces que j'aime sur End o e War 3, vraiment. Là,、euh, alors que sur Dook, j'aime plus rien. là. i b a c a b l e c'est épouvantable. Ça va en dégradant. plus grand-chose de bon après C'est ça, exactement. Alors, moi, je préfère dire que bon, il y a des bonnes choses sur End of the Water. Il y avait des bonnes choses aussi sur Win and Watering. Mais c'est sûr que ce e s t pas du calibre de Foxtrot. Non, exactement. C'est sûr. C'est très, très certain. Nous avons également en 1982 Jimmy Page qui est, retenu, qui est reconnu coupable de possession simple de cocaïne. Il, était,、euh, il a été s e n t e n c é en fait à 12 mois de probation, ainsi、ouais. qu'à payer une amende substantielle. C'est une mauvaise période pour、euh, Jimmy Page.、Mm -hmm. Jimmy Page, i était、euh, enfoncé dans les drogues là,、euh, dans la, à partir de la deuxième moitié des années 70 et、ouais. euh, il y a eu de la difficulté dans les années 80. o、ouais, euh, Ça, c'était le o camp de ses problèmes, d'ailleurs. C'était une grosse période de, de parlé, e、euh, ouais. Jimmy Page. Moche. Ouais. Moche. Ouais. Qu a, qu a, définitivement,、euh, de, grandement nu à, à, à sa créativité. Il n'a rien、ouais. fait de bon là, dans les années、ça. 80.、Ouais. Exactement, non, ça l'a stoppé carrément.、Mm. Très triste. En 1995, David Bowie lance One Outside, une première collaboration avec Brian Eno depuis sa trilogie berlinoise.、Ouais. Donc, c'était quelques années après, euh, donc, euh, euh, moins de 20 ans après、euh, cette, cette fameuse trilogie.、Ouais. Euh, je, je lis cet album-là à la maison, j'ai aucun souvenir. Il y a des gens qui disent que c'est un bon album de David Bowie, mais moi j'ai un peu de mal avec ce qui a été fait avec David Bowie à partir des années 80. J'étais mal. C'est sûr, mais c e s t quand même repris en main, je dirais. Par、ouais. contre, là, dans les années 90,、ouais. euh, euh, il a fait quelques bonnes choses.、Euh, mais ça, outside du. Ça, je ne me rappelle pas. C'est un album que je veux,、euh, que je veux réentendre éventuellement.、Mm -hmm. Je pense que j'en avais entendu quelques pièces, mais je ne sens plus nécessairement ça et la trilogie. bernouille que... ça, ça, ça revient à ce que je disais par rapport à Genesis c'est qu'il y a des périodes de David Bowie que j'apprécie, puis d'autres que、bon, ce n'est pas nécessaire.、Là. Alors,、mm -hmm. euh, moi, j a i m i e u x é c o u t é Aladdin s a i n t pour la cinquantième fois、euh, qu'écouter un album qui est moins bon.、Là. Ça, je peux comprendre. Aladdin s a i n t c'est vraiment un、ouais. des très, très bons albums <rire> de Bowie. Et、euh, on, pour terminer cette journée du 7 octobre, qui était toujours, bien sûr, le vendredi, bien en 2001, nous avons le départ définitif de Peter Chris de Kiss. Il est remplacé par Eric Singer quelques temps plus tard, qui était, lui,、euh, assigné au tambour、euh, avant le retour de Peter Chris oui, oui. en 1950. Eric Singer, c'était le successeur d'Eric de, Carr. Oui, c'est ça, exactement.、Euh, donc, il était là dans les、euh, années 90, jusqu'à temps qu'en 1996, on ramène le, le, la formation originale de, de Kiss avec.、Euh, Peter et Ace. Mais déjà en 2000,、euh, lorsque je suis allé euh, euh, voir Kiss、euh, lors de leur tournée d'adieu,、mm. supposée tournée d'adieu <rire> en 2000,、euh, j'étais avec des amis et on montait à Québec pour、euh, aller les voir au Colisée. Et、euh, on, tout le monde se demandait parce que la, la rumeur c'était que Peter et Chris ne seraient peut-être pas là, qu'ils seraient remplacés par、uh, Eric s i n i o r、mm. Et、euh, la, ben, la, la, la réaction、euh, générale c'était que. Bon, pas Qu'on qu était content que ce soit Eric s i n g e r mais quasiment. Là, ouais, non, je comprends p e n plus, c'est pas. Moi, e s favori. Non, c'est le mal ému de k u i c e s parce que c'est pas un très bon batteur. Non, c'est ça.、Euh, c'est lui qui chantait souvent、euh, des、uh, pièces、uh, poches. Ouais, c'est lui、Beth. qui chantait、euh, BEF.、Hein. Ouais, c'est ça, entre autres. Là.、Euh, ben, il、oh, en a aussi fait des bonnes. Tu sais,、mm -hmm. je veux dire, Getaway, c'est une bonne pièce. Black Diamond.、Euh, mais en général,、euh, disons que c'était pas le, le. Il était.、Euh, Dispensable dans la quiste. Oui, oui, oui. On peut, on, on peut comprendre、euh, vraiment. Donc, c'est l'histoire triste du batteur donc, qui peut se faire tasser a s e z、oui. facilement. On passe cette fois-ci à la journée du 8 octobre,、euh, dans cette semaine éphéméride. Nous en sommes maintenant au samedi, notre semaine, et en 1951, nous avons la naissance de Johnny Ramone,、mm -hmm. qui est sûr, très grand guitariste. De, de, de, cette, de cette illustre famille. Oui, exact. <rire> c'est drôle, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est des frères, donc e s t juste un nom de 5. i n s ont changé leur nom, effectivement, pour les Ramones.、Ouais. Euh, et, fait, et ensuite, nous avons le 8, septembre, le 8 octobre 1957,、ouais. la naissance, non pas la naissance, que dis-je, mais Jerry Lee Lewis, qui enregistre le méga succès Great Ball. t h Fire. Oui. C'est sa grande pièce.、Mm -hmm. Et、euh, qui, qui est v r a i m e n t g e à la. Ça, f a i t a Old Shaking. Oui, c'est ça. Donc, ce sont deux, deux très, très bonnes pièces、mm -hmm. de、euh, Jerry l e w i s Donc, les deux qui, avec les c l a e s i q u e s de la plus r e c o n n u s Oui, deux des rares, c'est ça. <rire> exactement. Je n'osais pas le dire, mais. C'est parce que, que... ces pionniers-là, il ne se passait rien là, au début.、Mm -hmm. Il n'y avait, avait pas grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'ils sont restés parce qu'ils étaient parmi les premiers. Mais sa production n'était pas,、euh, pas phénoménale.、Mm -hmm. ouais, C'est-à-dire. Exactement. À Elvis, mettons, ou, ou à Chuck Berry.、Là. Non, c'est ça, c'est、euh, vraiment. T'sais, t'sais, même très, très moi, je trouve qu'il arrive,、si. arrive bien après Gene, Gene Vincent ou Eddie、mm -hmm. Cochran. Oh、là. oui. Alors, c'est pas nécessairement.、Euh, il n'est pas le meilleur de son époque, mais il y a quand même eu un g r a n t surtout avec ses thèmes e ses s u c o e s s e s Oui, il était très flamboyant, très spectaculaire et très comique aussi. Mais volontairement. Malheureusement. En、ah, 1964, cette fois-ci, Ringo Starr passe avec succès son cours de conduite. Il、ouais, y, y a beaucoup de musiciens comme ça qui,、euh, qui, qui prennent leur permis、euh, très tard. Il y en a、mm -hmm. qui ne le prennent jamais. L'Amy、ouais. de Montréal,、euh, je crois qu'il n'a jamais pris son permis de conduire non, parce que, que non, lui,、ouais. euh, il aime beaucoup boire. Et、euh, Ce qu'il disait en entrevue, c'est que ce qu ne、euh, serait vraiment pas prudent de ma part <rire> de prendre le volant, alors、euh, je baptisier. Il se promène en limousine à la place. Oh, donc, évidemment.、Euh, très bonne idée de sa part.、Mm. En 1971,、eh、bien, John Lennon enregistre la pièce Imagine. C'était le,、oui. le 8 octobre plus tôt 1971 que John Lennon enregistrait cette pièce. v r a i m e n t mythique. Sur son piano blanc,、oui. dans son salon blanc, dans sa v i l l a <rire> blanche, habillé en blanc. Habillé de blanc, oui. oui. En 1987, cette fois-ci,、eh、Chuck Berry reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. On en parlait、euh, il y a un moment. C'est quelqu'un qui a une production beaucoup plus、euh, oui. étoffée.、Oh, oui, oui. Intéressante que, que, que, que Jerry、Lee、Lewis qui s'est lancé assez quand même rapidement dans, dans le country. Est-ce que ça n'a pas été le cas de Chuck Berry、là. Non, Chuck Berry est toujours resté fidèle au rock'n'roll、oui, et, là, et au blues. Oui, effectivement.、Euh, nous avons aussi en 1988 Dark Side of the Moon, l'album légendaire de Pink Floyd qui quitte le top 200 du Billboard après 741 semaines consécutives dans les palmarès de vente. C'est assez génial, c'est assez incroyable. C'est quelque chose qu'on ne verra plus, plus.、Ah non, on verra ah、non. jamais. ça,、là. C'est impossible. C'est unique dans l'histoire du monde. C'est ça. Et 741 semaines,、eh、c'est、euh, 14, 14 ans. ans oui,、ouais. euh, un petit peu plus de 14 ans. Donc, c'est vraiment très, très, très、euh, surprenant、ouais. pour un groupe. Et,、euh, mais mérité. Oui, mérité. o h i l y a un album. Mais, vraiment Mais、génial. surprenant parce que c'est pas, pour le commun des mortels, c'est pas évident. Là, non, non, c'est ça, exactement. Il faut, faut vraiment se donner à cet album-là et essayer vraiment de le. le non pas de l'analyser, mais se lancer, se, se lancer à l'écoute de l'album、mm -hmm. et,、euh, se, se laisser aller, tout simplement.、Ouais. Essayer de le découvrir de cette façon-là. Et pour terminer cette、euh, journée du 8 octobre,、euh, qui représente le samedi de notre semaine, eh bien, en 2010, déçu par les derniers albums du groupe, un fan de Weezer lance une pétition en ligne et tente de faire arrêter le groupe、euh, <rire> en tentant d'amasser 10 millions de dollars pour leur séparation. Ah ouais? <rire> ouais. Je pense que ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Non,、euh, ça, ça me rappelle une autre histoire、euh, pour les, chez les fans de, de Rec Aggressifs. Au début des années 2000, il y a des fans qui avaient、euh, fait une pétition aussi. Pour demander à Marilyn de ne pas sortir leur album. Je me rappelle、oui, p a s quel était l'album. Oui, il y avait eu ça, oui. Je me rappelle、mm -hmm. pas non plus l'album, mais je me rappelle a v o i r lu ça dans les nouvelles. <rire> C'est、oh, quand même est... particulier, ça. Il n'est pas qu'ils attachent leur carrière. Bien, ça peut être comprenable aussi. C'est-à-dire que ce s t p o u r être un mauvais album, et si le groupe est plus inspiré, ben, prenez,、ouais. prenez votre retraite. <rire> Et là, on arrive à la dernière journée de la semaine, le 9 octobre.、Et、effectivement, le 9 octobre,、eh、bien, on débute avec une、euh, très grande naissance, en fait,、euh, un anniversaire assez célèbre.、Eh、bien. Le 9 octobre 1940, nous avons la naissance de John Lennon, qui est né euh, sous euh, les bombes, en fait. Oui,、euh, ouais, absolument. Été, euh... Euh, Cynthia se rendait à l'hôpital dans un taxi、mm -hmm. le taxi zigzaguait entre les bombes là, qui, qui, qui tombaient.、Là. Exactement. Et、euh, on dit que là, le chauffeur de taxi réussissait à s'éclairer, dans le fond, par les flashs des bombes aussi, qui tombaient au loin. C'était vraiment incroyable.、Ouais. Il, il est passé près、euh, de, de, de, de, de ne pas être, finalement.、Ouais. Nous avons aussi en 1944 la naissance de John Antwistle, Oui, oui. bassiste des Who. Oui,、euh, un donc, virtuose. Oui, un vrai, un vrai de vrai virtuose qui a inspiré beaucoup de bassistes avec un son vraiment génial,、mmh. très très précis.、Oui, absolument, parce que le bassiste, c'était、euh, quasiment de la tapisserie là, oui, oui, oui. dans un groupe.、Oui. On ne l'entendait pas, on ne le voyait pas. Et euh, lui, euh, de par son jeu, parce que ce n'était pas un gars flamboyant.、Hein? Non, non, non. C'était un non. gars qui était tellement、euh, virtuose, tellement hallucinant. Que là, on ne pouvait pas faire autrement que de le remarquer là, parce que c'est incroyable de la façon qu'il jouait. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois en spectacle avec、ah, Janet Wessel. Bien, et...、oui. Ben écoute, je te dirais même q u e c étaient le, le, le point d'orgue du concert des OU,、mmh, le solo de bass. e、ah, oui. Ça ne me surprend pas parce que c'est un gars qui a un son vraiment, vraiment génial.、Ah, D'ailleurs,、oui. il a inspiré Chris Cryer de Yes、mmh. aussi.、Ah, oui. euh, donc, à avoir un son. Gaddili Gaddili, oui, bien oui, sûr. The Rush. Que, qui,、euh, pourquoi, comment on peut oublier Gaddili Justement, <rire> des bassistes célèbres du monde du pop-pop、mmh. progressif. Euh, nous avons aussi en 1944, la même journée, bien la naissance de Peter Tosh,、ouais. donc, euh, ce grand c h a n t e s t une figure majeure du reggae, oui. Oui, exactement, ouais. et de la légalisation de la marijuana. Lui, <rire> il était, il était、euh, en, en faveur de ça. D'ailleurs, son premier album s'appelait Legalize It. Nous avons aussi en 1968,、eh、bien, John Lennon, pour son anniversaire, rencontre Yoko Ono pour la première fois. C'était à la galerie Indica de Londres. Il avait été invité en avant-première à aller voir cette exposition.、Ouais. Euh, donc, euh, désormais célèbre. Ça avait été filmé, d'ailleurs,、ouais. euh, la première rencontre entre les deux et、ouais. quelques mois plus tard, eh bien, ils étaient amants. Ouais, et, et Paul McCartney d i r a peut-être que ça aurait été mieux qu'il visite e l i b r a i r i e r C'est ça qu'il aille, qu aille voir ailleurs, peut-être pour cette journée-là, malheureusement.、Euh, on ne peut pas revenir en arrière. Qu Qu'est-ce qu que tu veux?、Euh, nous avons aussi, en 1975, la naissance de Sean Lennon, qui c é l é b r e donc, célébrait plutôt dimanche ses 36 ouais, ans. C'est assez exceptionnel, hein, le、ouais. fils qui, qui, qui vient au monde le même jour que son père.、Ouais, C'est assez incroyable. En fait, le, le père, né en 4 0 en 6 6 rencontre la mère. Le、mm -hmm. fils naît en 1975. C'est、oui. vraiment assez、euh, mm -hmm. spécial.、Ouais. Euh, aussi en 1977, David Bowie, encore une semaine ajoutée pour David Bowie, qui、mm -hmm. lance Stage, un album,、euh, donc une compilation en fait, de pièces、euh, live. C'est un, un autre album que j'aime moins, ça, ouais, parce qu'il qu est un peu électronique.、Mm -hmm. Justement, je préfère、euh, le David Live, qui、ouais. était sorti quoi, il y a 2-3 ans avant. Ouais, donc plus intéressant et plus r o c k aussi, effectivement. En 1978,、eh、bien, nous avons le décès de Jacques Brel il est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 49 ans.、Oui. Donc, très, très grand parolier de, de, de chansons françaises.、Hein. Oui, oui. Et d'ailleurs, si,、euh, si vous n'êtes pas nécessairement un fan de Jacques Brel, je vous propose quand même d'écouter l'album、euh, Les Marquises. C'est son dernier album qu'il a écrit、euh, alors qu'il savait qu'il allait mourir.、Là. Il était atteint de son cancer du poumon. Ça peut s'entendre même dans sa voix. Ça reste, je crois, son meilleur album à vie.、Mm -hmm. Et、euh, c'est quand même. Il、euh, y a des bonnes ballades, c'est pas, pas la, de la chansonnette, là, vraiment. C'est、ouais. des thèmes assez sombres où on aborde la mort,、euh, le deuil et tout. Donc, ça, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. <rire> Par la suite, en 1980,、eh、bien, John Lennon lance Starting Over pour célébrer son 40e anniversaire.、Ouais. Bien sûr, Just Like、uh, Starting Over, qui était la première pièce sur Double Fantasy également. Oui, qui est o r t i e en 45 tours.、Mm -hmm. Euh. C'était l'album de... ou c'était la pièce、euh, C'était la pièce Starting、okay. Over qui,、okay. qui a été lancée.、Euh, D'ailleurs, la phase B de Just,、uh, Just Like Starting Over, c'était Kiss Kiss Kiss. De yoko, oui, k o o c'est vrai. Juste 45 vrai. tours l à、ouais. chez nous. Et,、ouais. euh, disons qu'il y a juste la phase A qui joue. <rire> mais c'est drôle parce que Kiss Kiss Kiss, je trouve que c'est peut-être la meilleure chanson. <rire> c'est une pièce、yoko. qui a un bon rythme, mais、euh, disons qu'il y a les bruits de femmes、ah, ouais. euh, en extase.、Ah, oui. Donc, je ne ferai pas jouer ça lorsque je la visite chez nous.、Mm -hmm. euh, par la suite, en 2000, afin de célébrer le 60e anniversaire de la naissance du Beatles,、eh、bien, le musée John Lennon ouvre ses portes à Tokyo,、oui. euh, donc, euh, qui, euh, qui, qui, qui offrait donc des expositions、mm -hmm. sur John Lennon et sa vie. Et pour terminer, eh bien, en 2005, Friends Ferdinand est au sommet des palmarès de vente d'albums avec leur album You Could Have It So Much Better. Donc, un groupe quand même assez rock qui, qui vraiment revient un peu aux bases de l a l t e r n a t i v e Ce qui est quand même bien. Oui, mais c'est、ah. un groupe,、euh... ouais, écoute, qui、euh... Qui se souvient encore de f r a n c Ferdinand? Pas, pas, pas, pas grand monde, c'est ça qui est spécial. C'est quasiment des One-Hit one Wonder, mais c'est ni des, des no-name bands. Il y a des chums qui, qui vont dire que f r a n c Ferdinand, c'est un no-name band.、Mm -hmm. Oui,、euh, un peu, mais quand même. Mais c'est des groupes qui.、Euh, Qui ont beaucoup de succès, comme les Strokes. Ouais, ouais. Ils, ont, ils ont beaucoup de succès à un certain moment donné, et puis un an après, on ne s'en rappelle pas. Jet aussi, qui a été un u g r o p extrêmement qui qui eu a a et e été populaire au、ouais. milieu des années 2000,、mm -hmm. et on ne les a pas revus. Pourtant, c'était quand même. Du bon,、rock. on reconvenait un peu、oui. a u b a s s e Jet,、oui. d'ailleurs, qui avait、euh, fait un pastiche d'une des pièces des Stooges, là,、mm -hmm. qui avait repris, je pense, c'est I w a n n a Be Your Dog, mais、euh, autre, en fait, on avait juste pris la, la, la musique, et on、oui. avait une autre parole. Donc, c'était des bons groupes qui étaient près de leur racine, mais qui n'ont pas le sens. Mais que, à qui n'auront pas marqué、euh, l'histoire du rock. Exactement.、Euh, pas du tout.、Mm. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Je、merci. vous rappelle qu'il、euh, anime deux émissions sur nos ondes、euh, cet automne. Il y a Catalepsie, hein, le oui, lundi、exactement. à, à 20h, en, en reprise de mercredi à 14h. Le lundi prochain, tu nous parles d e science-fiction. Science-fiction,、oui. effectivement. On va toucher les thèmes de science-fiction. D'ailleurs, c'est probablement un, un, la science-fiction on va probablement en reparler éventuellement aussi dans une autre émission. Donc, on va toucher quelques thèmes de cela et on reviendra pour、mmh. d'autres plus tard. Et pour la reprise de mercredi prochain, c'est les super-héros. Les super-héros, effectivement. Oui. Et、euh, aussi, tu animes、euh, album classique. Ça, c'est les vendredis à 10h, juste avant Rock Classic.、Mm -hmm. Et c'est en reprise des mardis à 14h. Donc, merci beaucoup encore une fois,、merci. Simon. Ce fut très plaisant. Midi 11, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un petit bloc, bien, pas mal, pas mal rock. On va faire jouer, entre autres, Metallica, mais、euh, du Metallica récent, mais du bon Metallica récent, par contre.、Euh, oui, oui, ça existe, Simon, <rire> du bon Metallica récent.、Euh, on va aussi entendre des Australiens de Rose Tattoo, qui étaient un peu des compétiteurs de ACDC、euh, dans les années 70 en Australie.、Euh, mais tout de suite, on va y aller avec、euh, un classique, un classique d'un homme qui.、Euh, Qui est un peu oublié de nos jours, mais qui,、euh, qui a quand même eu、euh, pas mal de, de succès au début des années 90. Je parle de d a n c y Mother. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.、Enfin. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for life? Dans votre capsule InfoCampus. l a g e q t r invite tous les étudiants de maîtrise et doctorat à participer à la troisième édition du 5 à 7 des cycles supérieurs qui aura lieu à la Chasse-Galerie le jeudi 13 octobre prochain. La Formule 20 fromages des dernières années a été conservée pour la rencontre automnale. L'événement est gratuit et les étudiants de tous les programmes y sont conviés. Vous êtes invité à prendre part au Happening des Patriotes le 12 octobre prochain à l'occasion du match d'ouverture de l'équipe de hockey de l'UQTR au Colisée de Trois-Rivières. Des activités sont organisées en lien avec la Coupe des Assauts et des autobus seront mis à votre disposition entre l'Université et le Colisée. Le concours de bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires pour l'automne 2011 est maintenant ouvert. Les documents doivent être remis avant 17 heures à la date de clôture, soit le 7 octobre 2011. La remise des documents doit être faite au 1275 Albert Tessier. Vous trouverez toute l'information sur votre portail étudiant. C'était votre capsule InfoCampus. Souffrez-vous d'un des symptômes suivants?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 Visitez notre page Marché du Boisé sur Facebook. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vous êtes assez fou. Vous l'équipez. 89-1. that the、uh... r o s to Two avec Remedy, une pièce tirée de leur premier album homonyme, véritable classique du hard rock, fait en 1978. Juste avant ça, on a entendu Metallica avec My Apocalypse, la pièce qui clôture leur dernier album studio en date. Death Magnetic, qui est paru à l'automne 2008, il y a trois ans. Et au début du bloc, on a entendu Danzig avec Mother, son classique tiré de son premier album homonyme, paru lui en 1988.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 On va entendre Zizi Top dans un moment, puis on va y aller plutôt avec Aerosmith. Come together. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des bénévoles, la seule à diffuser du vrai Rock e d w a r Rivière. C'est fou, 89 FM.、Yeah,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 15 groups sur 2 soirs mettant en vedette sacrifice, atheism, c r y p t o t y carnifex. And for the first time in exclusivity at Warrior, m a p b o m b Diaph. Cavalier, Cavalier conspiracy.、Oh、Even by r a i e r Alice s t e x i t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 Qui est ce titre de leur album classique Blackout de 1982? Juste avant ça, on a entendu ces étapes avec Heard It on the X. C'est t i r é de leur album Fandango de 1975. Et au début du b l o c on a entendu Aerosmith avec leur lecture de Come Together qu'on retrouve sur la trame sonore du film Sgt. Pepper's、The、Lonely Hearts c l u b Ben, un authentique n e v e t qui est sorti sur les grands écrans en 1978. Et ça, Come Together, c'est un des rares bons moments qu'on retrouve sur la trame sonore de ce film complètement raté. m 12h41, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps dans le prochain bloc. On va entendre entre autres les Black Rose et The Cult, mais tout de suite, on y va avec Motorhead qui reprennent un immense classique du rock. Louis Louis, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes Less. La diffusée du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89.fm.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 Avec Fire Woman, morceau tiré de leur excellent disque Sonic Temple, paru en 1989 et juste avant ça, on a entendu les Black Rose avec Kicking My Heart Around qui vient de leur disque By Your Side. Très Bon disque paru en 1999.、Et、au début du lock, on a entendu Motorhead avec l a r e p r i s e de Louis Louis, qu'ils ont enregistré dans les années 70 et qu'on retrouve entre autres sur leur album Excellente compilation No Remorse, qui est sorti en 1984. Midi 55, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre. Iron Maiden, ainsi qu'une formation qui sera en spectacle prochainement à Montréal et à Québec. Ils sont dans leur tournée d'adieu, Judas Priest. Mais tout de suite, on va écouter le groupe qui va ouvrir pour Judas Priest à la fois au Centre Belle t au Colisée de Québec. Pinlez-y, le poids ê t e s à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes laisse seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM.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 De l'Imperial Star. Oh, oh, oh, oh. tu p e u me dire c'est quoi ces sortes de b i e s l à Ah, tu connais pas ça? Fait que t'es en train de me dire que tu connais pas encore la b a r i q La quoi? La b a r i q Le paradis de la bière à Trois-Rivières. u x a u t r e l à ils ont le plus grand choix de bière en m a u r i c e des conseils, du service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, t'as rien qu'une chose à retenir: bière égale la b a r i q C'est juste à côté de l'Université, au 41-10 Boulevard des Forges, voisin de la c a j o Sport.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 ビーン・ワンチェ・ミュージック・ダニエル・コテオコリマソン et オドワー・リヴアメタル・ポンコムを 40$ pour un soir ou 70$ pour les deux soirs。コンティー limitée。CD compilation double remis gratuitement à l'entrée. Gracieuseté de Galley Records. Les 14 et 15 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement t a l metal de l'année. Pour plus de détails, visitez le toirilliametal.com. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89.1. Pièce purgatory tiré de leur deuxième album Kellers de 1981. C'était précédé de Judas Priest avec la pièce titre de leur disque Hellbent for Letter qui est sorti en 1978. Et au début de l'heure, on a entendu Thin Lizzy avec leur immense classique The Boys Back in Town qu'on retrouve sur leur non moins classique disque Jailbreak de 1976. Et je vous rappelle que Judas Priest et Thin Lizzy seront en concert ensemble avec Black Label Society. à Québec, le mercredi 23 novembre, au Colisée, et à Montréal, le jeudi 24 novembre, au Centre Belle, t c'est la dernière fois que vous aurez la chance de voir Judas Priest en concert, puisqu'ils prennent leur retraite, c'est leur r e t o u r n e e d'adieu. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Judas Priest, ce soir même, vendredi 7 octobre, Dream Theater est avec Trivium à la place des arts de Montréal, et demain soir, samedi, Ils seront au pavillon de la jeunesse. Lundi 10 octobre, BCI présente Saxon avec Borealis et Heroic. Ça se passe au Foufoune électrique. Ça, c'est de la visite extrêmement rare. Saxon au Québec, donc amateur de métal, old school, ne manquez pas ça. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter un petit bloc consacré à la musique de ce groupe de vétérans de l'Angleterre. Et、euh, vendredi et samedi 14 octobre, Octobre. Bien sûr, aura lieu la 11e édition du t r o i s r i v i è r e Metal Fest avec, entre autres, à l'affiche en vedette, le Cavalera Conspiracy, Napalm Death, Anaple Death plutôt, Sacrifice, Atheist et Annihilator. Ça se passe à la bâtisse industrielle et les billets sont en vente depuis un petit bout de temps. Manqué pour ça, amateur de métal, le 3e Metal Fest, c'est vraiment l'événement par excellence dans la région, événement annuel.、Euh, samedi 15 octobre, Jeff Beck sera à la place des arts. Euh, mardi, euh, mardi, mardi 18 octobre, BCI présente cette fois-là Yingwee Momstein, ça, ça se passe au club Soda. Decapitated sera au Fofun Electric le lendemain, le mercredi 26 octobre. Vendredi samedi 28 et 29 octobre, Roger Hogson sera à la place des arts. Samedi, le 5 novembre, Trois Revières Metal présente Exhumed, Gold Horse, Syphilic Carnage, Havoc et s a w y of Ignorance. Ça se passe au Rock Café, le stage sur la rue Fusée dans le secteur Cap de la Madeleine. Les billets sont au prix de 20 dollars et c'est un spectacle tous âges qui débute à 19 ans. Et finalement, le lundi 17 novembre, Capital du Metal présente un des gros noms du black metal, c'est-à-dire Mayhem, qui sera en l i m p é r i a l de Québec avec les formations Abigail Williams et Keep of c a r l s o n 13h11, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anne L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre un extrait du très bon dernier album de Uriah Heep. On va aussi entendre un classique des Canadiens Coney Hatch, mais tout de suite, on écoute Black s a b b a t h フェリーズ・ウェアブーツ、ウェル・ウェル・ブーツ、ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウラル・ウェル・ウェル・ウ o ル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ウェル・ the first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 レッド・ロイヤメトル・フェス、11ème d i t i o n 15組 s s u 2 s o i s e t t a c r i f i c e a t h é i s m Cryptoxy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité イル、Napalm d i a p o n s i i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 f o l é c t e r Alright. 89-1. MTV. w h a Makes me want to smoke crack. d e u x i è m Coney Hatch avec leur classique Devil's Day qui ouvre leur excellent premier album homonyme qui est paru en 1982. Juste avant ça, on a entendu Uriah h e e avec Southern Star, un morceau tiré de leur excellent dernier album, nouvel album qui est paru au printemps dernier, Into the Wild. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de leur tout nouvel album en spectacle, album double. Euh, qui e s t enregistré en Arménie. Je vais vous parler de ça à l'émission Rac Classique de la semaine prochaine. Au début du b l o c on a entendu Black Sabbath avec un de leurs nombreux classiques, Fairies Wear Boots, la pièce qui clôture leur deuxième album Paranoid, paru en 1970. 13h31, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Deep Purple et Kiss, mais tout de suite.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 m r s p e e d ça nous vient de l'album Rock'n'Roll Over de 1976. Un nouvel album de Kiss qui s'en vient cet automne. Je crois que c'est en novembre qu'il sort. Juste avant ça, on a entendu Deep Purple avec Speed King, la version qu'on retrouve sur l'édition anglaise. « The Deep Purple i n Rock, par en 1970, avec、euh, l'intro complète. Parce qu'ici, en Amérique du Nord, il y a un génie de la compagnie de disques qui a tout simplement fait couper l'intro. Alors, ça commence directement au, au vocal, ce qui, ce qui est moins intéressant, à mon avis. Et、euh, au début du b l o c on a entendu、euh, Led Zeppelin avec、uh, When the Levy Breaks. Ça s'est tiré de l'album Led Zeppelin 4, qui est par en 1971, et dont je vais vous faire、euh, tourner une. une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 De、Gentle Giant. Pour le moment, on en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un duo anglais originaire de la ville de Warwickshire, le duo,、euh, le duo Fresh m a g o t s qui était formé des chanteurs et guitaristes、euh, Mick b u r g y n e et Lee Dolphin qui étaient des amis d'enfance et qui ont commencé à faire de la musique très tôt. Dans les pubs et les clubs de folk anglais.、Euh, Lorsqu'ils ont enregistré leur premier seul et unique album en 1971, ils avaient tous les deux seulement 19 ans. Ils faisaient ce qu'on appelle du acid folk, c'est-à-dire qu'ils mélangeaient le folk à des guitares très phosées, chose qui aurait pu passer pour du heavy metal à l'époque s'ils avaient eu un bassiste et un batteur.、Euh, D'ailleurs, ils ont admis à être des fans de Deep Purple et Led Zeppelin. Tout en partageant bien sûr une passion pour le groupe、euh, folk anglais culte、euh, Pentangle. C'est assez intéressant pour les amateurs、euh, d'obscurité. e t question de vous en faire une idée. On va tout de suite、euh, écouter trois pièces de ce duo Fresh Maggots, en commençant par le 45 tours qu'ils ont sorti、euh, quelques temps avant leur、euh, album.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 Driving in my motor car. Don't mind how fast or how far. Why not come and join me in my motor car? Driving down the highway like a superstar. Driving in my motor car. How fast or how far? Driving round the country, we can be so free. No one in a little world, it'll just be you and me. Driving in my motor car. Don't mind how fast or how far. Très o b s c u r fresh magots. On vient d'entendre trois de leurs、euh, meilleurs morceaux. On vient d'entendre Rose、May、Mary Hill. Qui est、euh, probablement euh, la meilleure chanson qu'ils ont écrite. C'est tiré de leur seul et unique album homonyme vers en 1971, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, Dole Song, qui ouvre le disque avec、euh, son mélange comme ça de guitare acoustique et électrique bien phosée. Dole Song qui parle d'aide sociale, puisqu'en Angleterre, Dole, c'est le bien-être social, chose dont on accusait fréquemment les hippies d'y avoir recours. Les hippies、euh, étaient souvent qualifiés de parasites et c'est probablement par、euh, autodérision. Qui se sont baptisés eux-mêmes Fresh Maggots, des asticots frais en, en français.、Euh, au début du b l o c on a entendu la pièce qui les a lancés, The Carsong, qui est sortie quelques mois avant leur album, qui, malgré les qualités intéressantes, n'a pas eu beaucoup de succès. Euh, tellement peu, en fait, que l'étiquette RCA les a laissés tomber après l'échec de leur album. Et à, à ma connaissance, ils n'ont plus jamais refait surface, mais c'est devenu ce disque un objet très recherché des collectionneurs, dont une copie en parfaite é t a t u n e copie vénile, p e u t s s e vendre jusqu'à 700 Voilà qui conclut cette petite présentation de ce groupe extrêmement obscur. La semaine prochaine, je vais vous présenter un très bon disque d'une autre formation anglaise très obscure. Celle-là, des années 80, je vais vous présenter le deuxième album de Tigers of Pantang, Spellbound. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre, ce disque. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs d'obscurité. 14h05, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter ma première nouveauté de la semaine, le tout nouvel opus studio de la formation de métal progressif suédoise Pain of Salvation. Pour le moment, on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente à toutes les semaines une phase complète d'un album v é n é l e classique. Cette semaine, je vous présente un disque qui est paru il y a 40 ans, soit le deuxième album studio de Gentle Giant, Acquiring the Taste, sorti en 1971. Beaucoup de gens trouvent que les premiers albums de Gentle Giant sont très bizarres et、euh, il est absolument indéniable qu'il s'agit de disques très difficiles d'accès, mais qui, pour les amateurs de musique sophistiquée, s'avèrent de véritables délices, de véritables petites merveilles e n c h a n t r e s s e s pour les, can les canaux auditifs. Un mélange é l é g a n t comme ça de rock progressif, un peu hard et de chant grégorien qui en font quelque chose d'absolument unique et brillant dans l'histoire du rock. Tout de suite, on écoute la face 1 au complet de cet album v é n é s i q u e Acquiring the Taste. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la i s s e l a diffuser du vrai rock progressif à t r o i s r i v i a s C'est Fou 89 FM. C'est 89 ans. Gentle Giant, on vient d'entendre la f a s e 1 au complet de leur deuxième album, Vénile Classique Acquiring the Taste de 1971. On vient d'entendre la bizarroïde de pièce titre instrumental. e C'était précédé du morceau d e House, The Street, The Room. Juste avant, on a entendu Edge of Twilight. Et au début du bloc et de cette phase 1, on a écouté la très belle p a n t i g r u e l s Nativity, qui a été bien sûr inspirée par l'œuvre de Rabelais. Gargantua et Pantagruel. Bien sûr,、euh, Gentle Giant était loin d'être évident pour、euh, le commun des mortels à l'époque et même aujourd'hui,、euh, mais les membres du s e x u o r étaient euh, très euh, optimistes. Ils avaient même inclus dans un petit texte dans la pochette qui expliquait un peu leur démarche artis artistique. On retrouvait entre autres dans ce texte la phrase suivante. Notre but est de faire reculer les frontières de la musique populaire contemporaine au risque de devenir très impopulaire. Nous avons enregistré chaque pièce avec une seule idée en tête que chacune, que chacune soit absolument unique, audacieuse et fascinante. Ceci a nécessité un effort combiné complet et intense de nos connaissances musicales et techniques. Dès le départ, nous avons donc abandonné toute idée commerciale et au lieu de ça, nous espérons vous avoir offert quelque chose d'autrement plus substantiel et enrichissant. Voilà qui résume bien le mode de pensée des membres de Gentle Giant faire de la musique sophistiquée et brillante pour un public de bon goût.、Euh, C'est ce qu'ils ont fait pendant la première moitié des années 70 jusqu'à ce qu'ils baissent finalement les bras et tentent une approche plus accessible qui n'a pas plu. à leur public initial et qui a failli à la tâche d'aller chercher un autre public plus vaste à partir de 1976. Mais en 1971, le groupe était encore très idéaliste et les membres de Gentle Giant ont créé quelques chefs-d'œuvre dont les générations suivantes se régalent depuis, dont Acquiring the Taste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre album véné de、Vénélite、classique, celui-là paru il y a 30 ans. En 1981, je vais vous présenter l'album Rob Rules de Black Sabbath. C'est donc un rendez-vous. 14h26, vous êtes à l'émission A c l a s s i q u en e compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Il y a de très bonnes choses qui sont sorties dernièrement dans le monde du progressif et, et, et même depuis le début de l'année. Il y a eu le nouveau Van de Graaff Generator qui était très bon. Le dernier Yes qui était franchement excellent. Il y a eu le Dream Theater qui était fantastique et le nouveau Steven Wilson qui est absolument prodigieux. On va d'ailleurs en entendre un extrait de chacun de ces deux derniers disques dans un moment. Mais il y a eu aussi a eu des choses <rire> moins réussies. Et parmi ces échecs、euh, parus dans le monde du progressif dernièrement, il y a eu le disque du groupe américain Three, The Ghost You Gave To Me, que j'ai trouvé complètement raté, complètement nul, tout à fait commercial. Et c'est dommage parce que c'est un groupe、euh, Three que je considérais comme très prometteur il y a quelques années. j e les trouvais très originaux.、Euh, c'est plus le cas maintenant. Et leur nouvel album, The Ghost You Gave To Me, Est franchement mauvais et ne mérite absolument pas d'être diffusé. C'est vraiment trop mauvais. Je le déconseille fortement. Un autre disque qui m'a un peu déçu, mais qui, comparativement à Three, à celui de Three, a l'air quasiment bon, c'est celui des Suédois, Pain of s e l v a t i o n Ils m'ont souvent déçu dans les dernières années et je dois dire que. Je ne m'attendais plus à grand chose d'eux, d'autant plus que leur nouvel album, Road Salt 2, c'est la suite de Road Salt 1, évidemment, que je n'avais pas tellement aimé, quoique c'est quand même meilleur que ce à quoi je m'attendais. Un peu à l'instar de l e u r c o m p a t r i o t e o p e t h Pain of Salvation sont des fanatiques de, de rock et de progressifs des années 70, et c'est ce vers quoi ils tendent depuis leur précédent album. Ils sont passés comme ça du métal progressif de leur début à un métal, à un rock progressif plus accessible pour devenir dans les dernières années、euh, tout simplement un, un groupe de rock des années 70, quoique assez éclectique. Ce n'est pas mauvais, mais disons qu'ils n'ont définitivement pas le talent de Opeth. Et question de vous en faire une idée, on va en entendre un extrait de ce disque Road Salt 2. The Pain of Salvation, la pièce Softly She Cries. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes Lesses, la diffusée du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM. Herself another glass of wine. <laughs> Tells herself, y e a another time she's fine. 何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 S、1 1 e édition。15組 s sur2 s m e t a n t en vedette Sacrifice, a t h e i s t c r y p t o p y Carnifex. Et pour la première fois n exclusivité à o i r et v i m a o m d a Cavalier Conspiracy. e m a r i is an i t、right.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 クレシッ e jusqu'à 17h。 On vient d'entendre la très belle This is the Life, tirée de leur tout nouveau excellent disque Dramatic Turn of Events. Il vient de sortir. Je rappelle que Dream Theater sont en concert ce soir à la Place des Arts de Montréal et qu'ils seront au, de, au pavillon plutôt de la jeunesse demain soir à Québec. Juste avant Dream Theater, on a entendu Steven Wilson avec un extrait de son fantastique nouvel album Solo Grace for Drowning qui est sorti la semaine dernière. On a entendu la très belle Deform to Form a Star. Steve Wilson sera à Montréal en concert le mardi 16 novembre. Au théâtre Corona, les billets sont déjà en vente. Au début du b l o c on a entendu un extrait du tout nouvel album des Suédois p a i n of Salvation Road Salt 2, la pièce Softly She Cries. Je n'ai pas tellement aimé ce nouvel effort de p a i n of Salvation. Sans être mauvais, c'est quelque chose de très moyen. Et je vous conseille plutôt fortement les albums de Steven Wilson, Dream Theater et o p e t h C'est pas mal le meilleur. 14h51, vous êtes à l'émission Rack Classique.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 Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter un bloc de nouveautés par des vétérans qui ont sorti chacun un album ces, ces derniers temps, dont、A、Cinderella, Girls' c h o o l et Tokyo Blade. Pour le moment, on va poursuivre dans le Stoner et le Doom. Dans un moment, on va entendre les anglais Cathedral et Orange Goblin. Mais tout de suite!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 Visitez notre page Marché du Boisé sur Facebook. 10, 9, 8, 7, 6, Les Anglais de Cathedral avec le morceau Captain Clegg tiré de leur album Caravan Beyond Redemption qui est sorti en 1998. Captain Clegg, qui était le personnage principal du film Night Creatures. C'est un de mes films préférés dans mon enfance, un, film, un vieux film de La Hammer, qui était tourné, je crois, au début des années 60 et qui racontait comme ça l'histoire d'une bande de pirates impitoyables. Juste avant ça, on a entendu Orange Goblin avec The Astral Project. Ça, c'est la pièce qui ouvre leur premier album, Frequencies from Planet 10. De 1997. Et au début du bloc, on a entendu Monster Magnet avec Unbroken Hotel Baby, qui nous vient de leur excellent disque Monolithic Baby de 2004. 15h12, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie d'Anne Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés, puisque dans le prochain bloc, on va entendre des extraits d'albums qui sont、euh, sortis dernièrement par des groupes de vétérans de la scène heavy metal. On va entendre un extrait d'un tout nouvel album studio d'un groupe anglais qu'on croyait disparu depuis des lustres, le quintet Tokyo Blade, qui ont fait sensation en Europe comme ça dans les années 80. À l'époque, on les voyait même comme les nouveaux héritiers de Iron Maiden, même qu'à un certain moment donné en France, Tokyo Blade dépassait Maiden. En popularité, bien sûr, ça n'a pas fait long feu. Et aujourd'hui, ils sont complètement oubliés. Sinon, des grands connaisseurs de métal. Ils viennent de sortir un disque intitulé Thousand Men Strong qui,、euh, sans être mauvais, ne va pas les sortir de l'anonymat, à mon avis, ni leur créer de nouveaux fans.、Euh, on va néanmoins écouter une des,、euh, des bonnes pièces. Qu'on retrouve sur cet album. On va aussi entendre Girls c h o o l qui ont réenregistré leur disque Hidden Run de 1981. Depuis quelques années, on a vu comme ça des artistes qui ont、euh, réenregistré certains de leurs albums classiques. On pense à Exodus qui ont réenregistré Bunded by Blood ou à Twisted Sister qui ont refait Stay Hungry. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? h o n n t e m e n t ça, m'échappe. J'ai de la misère avec cette façon de faire qui, euh, euh, parfois, c'est peut-être une façon de retaper, de remettre à neuf un disque pour que ça sonne plus et que ça décape dans les h a u t parleurs ou encore et plus platement.、Euh, c'est tout simplement parce que le groupe a perdu,、euh, ses droits d'auteur,、euh, sur ses enregistrements d'origine et,、euh, de les réenregistrer comme ça, ça va leur permettre De faire un peu d'argent pour se renflouer plutôt que de continuer à enrichir les, les comptables ou les patrons de, de compagnies de disques, ce qui en soi est assez compréhensible et beaucoup plus normal. On va donc en entendre un morceau de ce Hit and Run Revisited. t h e Girls' School qui sonne autrement plus que l'original, c'est tout à fait indéniable. Mais d'abord, on va écouter une pièce tirée du tout nouvel album en concert de Cinderella qui vient de sortir Caught in the Act. Cinderella, qui, à mon humble avis, était de loin un des meilleurs groupes du mouvement hair metal. Ils étaient de très loin, de bien meilleurs musiciens que les Poison, Faster Pussycat, Tesla, Ellie Guns et Warren qui régnaient à l'époque. Le chanteur et guitariste、euh, du groupe,、euh, Tom Kiefer, avait un jeu de guitare、euh, autrement plus inspiré et intéressant、euh, que les autres gratos de guitare、euh, qui pullulaient comme ça à la fin des années 80. Kiefer avait une、euh, culture musicale、euh, beaucoup plus étendue que ses p a i r s et son goût、euh, pour le blues、euh, le différenciait entre autres、euh, des autres. Euh, et euh, euh, ça fait que Cinderella se rapprochait plus d'un groupe comme les Black Rose, ACDC ou、euh, Aerosmith. Des débuts que de clowns à la Winger ou Poison.、Euh, L'étiquette Hair Metal qu'on leur avait apposée avait été plus inspirée par leur apparence physique, à mon avis, que par leur musique qui, elle, était、euh, fortement marquée par le blues. Donc, on parle plus à ce niveau-là de hard rock que de metal.、Euh, J'ai trouvé ce disque en spectacle de Cinderella plutôt agréable. Et question de vous en faire une idée de ce que ça a l'air, on va tout de suite aller en écouter un extrait. The more things change? Vous êtes sur les on ファクラシー、17アー。 to come. Tokyo Blade, on vient d'entendre、euh, la pièce Launch Case, qui est une des meilleures tirées de leur、euh, tout nouvel album, Thousand Men Strong. C'est pas mauvais comme disque, mais je pense pas qu'ils vont aller se chercher beaucoup de nouveaux fans. Avec ce, ce, nouveau, ce nouvel opus. Juste avant ça, on a entendu les filles de Girls' c h o o l avec la version、euh, de leur classique h e i d Run qu'on retrouve sur leur、euh, toute nouvelle mouture, relecture、euh, de cet album du même nom、euh, qu'elles ont réenregistré, qui vient tout juste、euh, de parrain de sortir sur le marché. Je dois avouer que ça sent notamment plus que le disque original et、euh, c'est plutôt réussi. À part la pièce Year Ride que j'ai trouvé pas mal moins bonne que la première,、euh, je vais sûrement en faire jouer à plus Plusieurs reprises cet a u t o m n de cette nouvelle mouture de hit and run de Girls' c h o o l J'ai bien aimé. Au début du bloc, on a entendu le quatuor Cinderella de Philadelphie avec la pièce The More Things Change qui ouvre leur nouvel album en spectacle Caught in the Act. Qui, à part quelques problèmes de voix de la part de Tom Kiefer qui râle à quelques reprises, j'ai trouvé que c'était un album plutôt agréable comme ça pour les amateurs de hard rock. 15h28, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Lundi soir, les amateurs de métal au school vont avoir de la visite très rare à Montréal puisque l e s vétérans anglais de Saxon vont se produire sur la scène des f a u x f o u n e s électriques. Saxon, qui sont un, un véritable groupe culte en Angleterre et en Europe, mais qui sont tout à fait inconnus ici en Amérique du Nord. Question de souligner cette visite inespérée, je dirais, des abatteurs de heavy metal anglais. On va poursuivre avec un petit bloc à Saxon. Dans un moment, on va entendre une pièce tirée de leur nouvel album. Mais avant ça, on va écouter deux de leurs classiques en commençant par ceci Strong Arm of the Law. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. プシュ7テティッ Avec la pièce Hammer of the Gods qui ouvre leur、euh, tout nouvel album Call to Arms qui est paru、euh, cet été, un bon album de heavy metal. Et c'était précédé de deux autres pièces, deux classiques de Saxon. On a entendu、euh, Heavy Metal Thunder et Strong Arm of the Law. Au début, deux pièces qui à l'origine faisaient partie de l'album Strong Arm of the Law, un chef-d'œuvre du métal p au r a début des années 80. Mais les versions que j'ai fait tourner, je les ai prises. En fait, c'est des versions réenregistrées que le groupe a réenregistrées en 2002 pour l'album compilation Heavy Metal, Heavy Metal Thunder qui、euh, visait à souligner le 25e anniversaire de ce groupe de vétérans de la scène métal anglaise. Et je vous rappelle que Saxon sera en concert lundi. Lundi le 10 octobre au Fofone électrique de la rue Sainte-Catherine à Montréal, et ça, c'est de la visite très rare Saxon au Québec. 15h43, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter d'autres nouveautés、euh, qui, qui viennent comme ça de sortir,、euh, dont les albums des groupes Thrash, Evil et Warbringer. Pour le moment, on va y aller avec du matériel très récent par des groupes de vétérans. Encore une fois, dans un moment, on va entendre Anthrax et Toxic Holocaust. Mais tout de suite, on écoute un extrait du très bon nouvel album de Machine Head, o n t o the Locust. On écoute la pièce qui clôture le disque Who We Are, dans, sur laquelle on retrouve、euh, des chants d'enfants. C'est assez rare et exceptionnel, ça, des voix d'enfants, une chorale d'enfants sur un disque de Thrash. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Vélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.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 ービーン・ウェイ・ウ c イ・レイエン・コティ、オコリマソン、エオ・ドワー・リヴメタル・ポンコム、オフコ40ドル、ポン・ソワ0ドル、ポン・ソワー、コンティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティティテティティティティティティティティテ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 Sur place, emprunter un portable ou utiliser nos stations de montage. Visitez notre site web au u qdr.ca. barobliquebiblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Bon, les boys,、euh, on va commencer la session comme il faut.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 あっ。 C'est Holocaust avec Bitch, très bonne pièce qui est tirée de leur、euh, tout un nouvel album, bon album de Thrash qui est paru cet été,、uh, Conjure and Command. Et juste avant ça, on a entendu deux autres formations américaines, c'est-à-dire Anthrax avec The Giant, ça nous vient de leur très bon disque Worship the Music qui est paru il y a quelques semaines. Et au début du bloc, on a entendu Machine Head avec Who We Are, la pièce qui clôture leur excellent nouvel album, Onto, The Locust. Qui est sorti en magasin、euh, la semaine dernière. 16h01, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Toujours dans le domaine de la nouveauté, dans le prochain bloc, on va entendre une pièce tirée du dernier disque de la formation de thrash américaine Warbringer. Leur troisième est i t u l é Worlds Torn Asunder, qui est sorti en magasin la semaine dernière. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je trouve que Warbringer, c'est un groupe qu'on doit voir en spectacle parce que jusqu'à maintenant, ils ne nous ont pas tellement impressionnés par leurs efforts、euh, studio et qui ne reproduisent absolument pas l'énergie que le groupe dégage en concert. Et ce n'est pas Worlds Turn e Asunder qui va changer quoi que ce soit. Sauf que je trouve que c'est vraiment leur、euh, meilleur album jusqu'à date. Je l'ai trouvé plus accrocheur que leurs、euh, deux premiers, mais on est encore loin. Des derniers albums de Anthrax et Machine Head, côté qualité. Néanmoins, on va en entendre un des meilleurs extraits, une très bonne pièce intitulée Living Weapon. Avant ça, on va entendre les anglais de Evil qui, eux aussi, sont loin d'être aussi talentueux que leurs aînés de, de Anthrax et Machine Head ou des groupes cultes、cool、comme Exodus ou Overkill qui les ont beaucoup influencés. Mais ils ont sorti quelques albums de thrash intéressants auparavant. Ils en sont, eux aussi, à leur troisième disque studio. Avec Five Serpents t h i e v e s que j'ai bien aimé. On va entendre la pièce titre dans un instant. Mais d'abord, on va écouter ce qu'on appelle un super group、euh, dans les cercles du métal, puisqu'il s'agit d'une formation qui réunit d'anciens membres de Iced Earth, entre autres, et Death, avec le chanteur Tim Owens, celui qu'on a connu avec Judas Priest. C'est lui qui a remplacé Rob Alfred pendant plusieurs années au sein du groupe. Ils ont sorti un premier album qui s'est fait remarquer l'année dernière et ils viennent tout juste de faire paraître leur second, qui est intitulé Cold Winds on Timeless Days, que j'ai trouvé très moyen, très dispensable. En fait, la seule pièce que j'ai appréciée, c'est Zero Span, qu'on écoute、euh, tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. Ça a diffusé du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou 89.FM. Warbringer, on vient d'entendre la pièce Living Weapon qui ouvre leur tout nouveau troisième album en carrière pour cette jeune formation de thrash américaine, World's Torn Asunder, qui, sans être un chef-d'œuvre, est à mon avis leur meilleur disque à date. C'est un groupe de scène, Warbringer. Ils ont beaucoup de difficultés à transcender comme ça leur énergie en spectacle sur album, en studio. Leur nouvel album est. C'est leur meilleur, mais c'est bien en dessous、euh, des, comme résultat、euh, de, des derniers disques de d'autres formations du même genre, comme Anthrax et Machine Head, qui sont de loin très, très, très supérieurs. Juste avant, on a entendu les anglais Evil, qui、euh, eux aussi, c'est une jeune formation de Thrash. Ils ne sont absolument pas originaux, mais ils ont enregistré de bons albums、euh, dans le style de, dans les dernières années, albums qui devraient plaire aux fans de Metallica des débuts. Et de Testament. Et eux aussi, ils v i e n n e n t de sortir leur troisième album intitulé Five Serpents Thief,、euh, dont on a entendu la pièce titre. Et、euh, ben ça non plus, ce n'est pas l'album de l'année. Bon, ils retrouvent de bons moments, mais peut-être pas assez pour en faire l'achat cependant. Au début du b l o c on a entendu la formation américaine Chardwall. Of the Damned qui fait dans le heavy metal, old school, qui met en vedette le chanteur Tim Owens, qui, depuis qu'il a quitté Iced Earth, il va nulle part. C'est dommage pour lui, mais c'est pas avec Chardwall r e of the Damned qu'il va percer de façon majeure. C'est un album que j'ai pas du tout aimé. Et la seule pièce, la pièce Zero Span qu'on a entendue, c'est à peu près la seule que j'ai appréciée. Je le conseille pas du tout, cet album de Chardwall r e of the Damned. 16h20, vous êtes à l'émission Rock Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, je vais vous présenter deux autres nouveautés. On va entendre un extrait、euh, du très bon nouveau disque de la formation américaine Revocation, une formation qui en avait impressionné plus d'un l'année dernière au Trois-Rivières Metal Fest. On va écouter un extrait de leur album Chaos of Forms. Euh, on va aussi entendre un extrait du tout nouveau disque de Skeleton Witch, Forever Abomination.、Euh, mais d'abord, on va écouter une formation qui sera en concert à Trois-Rivières le 5 novembre prochain, les Californiens de Havoc. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, de la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM!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 R34、R34、I41、I41、K70、k 7 0 p a r i c u Ho ho! On a un gagnant pour le prix de la パ arique!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 Saviez-vous que Télécogeco produit deux émissions en lien avec l'UQTR?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 Pour des vrais étudiants d'ici. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. D'accord, monsieur. Qui a impressionné pas mal de monde lors de leur passage au Trois-Rivières Metal Fest de l'année dernière, Revocation de Boston. On vient d'entendre la pièce No Funeral tirée de leur très bon dernier album Chaos of Forms, qui est sorti dernièrement sur l é t i q u e t t Relapse, qui était absolument excellent. pour l e s amateurs de métal extrême. Juste avant, on a entendu Skeleton Witch avec la pièce of, of Ash and Torment qui est tirée de leur tout nouvel album Forever Abominations qui vient de sortir évidemment. Et au début du bloc, on a écouté la jeune formation américaine Havoc avec la pièce Prepare for Attack qui ouvre leur dernier album Time is Up. Qui est sorti、euh, au printemps dernier. Euh, Avoc, euh, qui seront en spectacle au bar, le stage、euh, du secteur Cap de la Madeleine, le samedi、euh, 5 novembre, en compagnie des formations e x h u m e d qui sont en vedette,、euh, Gold Horror, Cephalic Carnage et Soil of Ignorance. Les billets sont en vente au coût de 20 chez Musique Daniel Côté et au magasin de mon ami Pierre, le Metal Punk de la rue Saint-Georges. Au centre-ville de Trois-Rivières. C'est une présentation de Trois-Rivières Métal, bien sûr. 16h35, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parlais du Trois、euh, métal, de Trois-Rivières Métal il y a un instant. On va justement poursuivre avec un b l o c qui met en vedette deux des têtes d'affiche du Metal Fest de cette année. Dans ce moment, on va entendre Annihilator, mais tout de suite, on écoute.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 rebel. た Écossais de Hailstorm avec la pièce Rum qu'on retrouve sur leur dernier très bon disque Back Through Time qui est paru cet été. Et juste avant ça, on a entendu deux formations canadiennes qui seront en vedette au、euh, Trois-Rivières Metal Fest, la 11e édition qui a lieu la semaine prochaine. On a entendu n n i h i l a t o r avec la version en spectacle de I Am in Command. C'est tiré de leur disque Double Live n n i h i l a t i o n qui est sorti en 2003. Et au début du b l o c on a entendu Sacrifice avec leur classique Reanimation, tiré de leur deuxième disque Forward to Termination, un très bon disque qui est paru en 1987. 16h48, vous êtes à l'émission Classic en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle de ma dernière nouveauté de cette semaine. Je vous parle du dernier né des Norvégiens de Enslaved, un single intitulé Thorn qui vient de paraître uniquement sur Vénil et qui a été tiré à seulement 1000 exemplaires. C'est donc quelque chose qui va s'avérer Très rare Dans les années à venir. C'est paru sur un 10 pouces. On y retrouve deux pièces dans la mouvance de ce qu'il faisait dans les années 90. C'est très cru comme son. La production est volontairement minimaliste et rappelle les premiers albums du groupe, mais aussi un peu b u r l s u m de par l'atmosphère. On va tout de suite écouter la pièce qu'on retrouve sur la phase B. s t r i k e r vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou!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 viens De Enslaved avec la pièce Striker qu'on retrouve sur leur tout nouveau simple intitulé Thorn. Ça vient juste de sortir. Édition extrêmement limitée sur v i n y l e à 1000 copies, v i n y l e de 10 pouces. Ce n'est pas pour ceux qui apprécient les derniers abonnés de n s l a v e d parce que c'est une espèce de retour à leur racine, à, à ce qu'ils faisaient à leur début. C'est du black metal plus traditionnel à la b u r z u m Ce n'est vraiment pas pour tout le monde.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 les lundis à 20 heures. Dans un moment, ce sera l a reprise de la présentation des palmarès C'est Fou avec Mathieu Plante. À 20 heures, les lutins de l'enfer seront de retour pour le plus grand plaisir des amateurs de métal plus extrêmes et amateurs de, de rock. N'oubliez pas le voyage insolite de mon bon ami Frédéric Durand. C'est le lundi à 19 heures en reprise des mardis à 13 heures et n'oubliez pas non plus l'émission réanimation avec mon autre ami le Dr. Pendragon des mardis. De 19h à 22h. La semaine prochaine, avec Classic, q、euh, u question de souligner comme ça la 11e édition du Metal Fest, je vais vous présenter une émission spéciale entièrement consacrée au hard rock et au metal. Je vais vous présenter entre autres、euh, le tout nouveau disque de Hammer of Misfortune. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter le deuxième album des Anglais de Tigers of Pantang, Spellbound, un très très très bon disque qui est paru en 1981. Je vais aussi vous présenter une f a c e complète d'un album v i n y l e classique paru lui aussi en 81 il y a 30 ans, soit Mob Rules de Black Sabbath. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau, une pièce d'un groupe de métal extrême,、euh, jazz, culte, qui sera en concert le, la semaine prochaine au Trois-Rivières、euh, Metal Fest. Je parle d'Atheist.